One Qibla présente le cœur en action. Madarijus Salikin. Bismillah wa salatu wa ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Inna al-Hamdurillahi wa nastainuhu wa nastaghfiruhu wa nagoodu biAllah taala min wa min الله فلا فلا هادي له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمدا Abduhu wa Rasuluhu salallahu alayhi wa sallam wa sallamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Khaïsor en islam, bienvenue donc à une nouvelle séance de notre étude de, euh, des actions du coeur dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala toujours selon les paroles de l'imam ibn al-qayyim rahimahullah les sentiers des itinérans et toujours avec ce grand chapitre et cette grande euh, partie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala cette grande pratique de notre vie qui est à tauba ou bien le repentir pour faire un résumé très bref, InshaAllah Taala. Encore une fois, tauba, c'est revenir vers Allah Wa Taala, retourner vers le droit chemin. On avait dit que lorsque la personne elle désobéit à Allah Wa Taala, lorsque la personne elle commet un péché et ainsi de suite, il y a plusieurs choses à prendre en considération. On ne parle pas d'une autre personne, on parle de nous. Lorsque nous commettons un péché, quelles sont les choses auxquelles faudrait Portez attention, c'est telle et telle et telle chose. On ne va pas revenir sur tous les détails, mais le dernier point, c'était la source externe qui nous avait poussé à désobéir à Allah subhanahu wa taala. C'était quoi cette source externe? Al-shaytan, c'est Al-shaytan. Ça veut dire ce que les gens appellent habituellement Satan, ou bien le démon, ou bien le diable, ou autre chose. Mais en général, on veut dire que le shaytan, ce n'est pas seulement un seul individu, une seule créature. C'est un Type de créature, c'est Shahirdeen, que ce soit des djinns ou bien que ce soit des êtres humains. Et on s'était arrêté la dernière fois, ou bien lors de notre dernière séance, il y a de cela deux semaines, qui traitait du sujet du repentir. On parlait des étapes par lesquelles on passe dans notre chemi cheminement quand on avance vers Allah qu'on va trouver des pièges que le shaytan va nous tendre et qui pourraient nous faire un bref rappel c'est quoi ces pièges que le shaytan va nous tendre sur le chemin le pire objectif c'est quoi de shaytan c'est le couvre la mécréance si le shaytan échoue il va passer à les innovations si le shaytan va échouer il va passer à quoi Les péchés majeurs, sinon, péchés mineurs, après ça, les... On avait dit que... Attachement à la vie d'ici-bas, le mubah. ça veut dire prendre tellement de choses qui sont licites, mais exagérées, excessives. Si ça ne fonctionne pas et que la personne, elle s'attache vraiment à l'obéissance d'Allah, la prochaine étape c'est quoi Farde l'huel mufdul, entre la bonne œuvre et la meilleure œuvre, shaitan va essayer de nous garder en quelque sorte, de nous faire occuper avec les actions qui sont moins bonnes, moins importantes, lorsqu'on est capable de faire des actions qui sont beaucoup plus importantes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et finalement, si toutes ces étapes échouent, qu'est-ce que le shaitan va faire Il va mobiliser ses soldats que ce soit les de d'Al-Ins ou bien les de el jin contre ce croyant pour lui faire du mal, pour essayer en quelque sorte de faire tourner sa vie en un cauchemar comme on pourrait utiliser cette expression et là qu'est-ce qu'il faut faire c'est à partir de ce point que nous allons commencer aujourd'hui qu'est-ce que le croyant doit faire dans une telle situation si, hamdulillah tu as pu échapper à le shaytan à une et deux et trois et quatre et cinq étapes et que le shaytan te déclare la guerre encore une fois à travers plusieurs façons soit en t'envoyant les shayatins ou, ou bien on avait donné comme exemple à l'waswasa l'waswasa c'était quoi les les insufflations mais sous quelle forme parce qu'il y a l'waswasa qui pousse vers le haram khala, ça on, a, on a passé toutes ces étapes mais il y a parfois l'waswasa qui est là pour déranger le croyant ça veut dire lui donner de de mauvaises idées, lui rappeler de mauvais souvenirs et ainsi de suite, juste pour que la personne n'ait pas une vie qui est paisible. Alors là, qu'est-ce que l'imam Ibn Al-Qayyim, il nous propose Il nous propose en réponse une 'uboudiya', une bonne œuvre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On se rappelle toujours que les bonnes œuvres, ce n'est pas seulement les actions qui sont concrètes. Parfois, les bonnes œuvres, c'est catégorie de bonnes œuvres. Parfois, c'est l'intention qui est derrière, l'idée derrière une action. Cette ibadah, très spéciale, elle s'appelle quoi El Moura Rama. El Moura Je ne sais pas si on peut trouver un, un mot en français qui serait exact, qui nous ferait justice, une bonne traduction du sens de El Moura Rama. Mais c'est quoi El Moura Rama Vous savez, c'est quoi El Moura Rama C'est lorsque tu as quelqu'un que tu n'aimes pas et que l'autre personne te n'aime pas, ne t'aime pas, et que l'autre personne ne veut pas le bien pour toi, ne veut pas la réussite pour toi, et que toi, tu réussis à avoir ce que tu voulais, avoir tes objectifs, ce que l'autre personne ne veut pas pour toi et que tu vas, tu vas te dire quoi Regarde, je suis en train de profiter. Regarde, j'ai eu ce que je voulais malgré toi et que l'autre personne, à l'intérieur d'elle-même, elle est en train, ça la brûle de l'intérieur. Vous comprenez Alors là, c'est le murahama, mais contre le shaitan, contre les shayatines. Parce que lorsque le shaytan Il ne veut pas du bien pour toi et que toi tu vas faire exactement le contraire pour avoir une vie qui, au contraire, tu te rapproches d'Allah Subhanahu wa Taala. On va donner des exemples, il y Taala. Si le Shaytan te fait des des oiseaux à propos d'Allah Subhanahu wa Taala, une question qui revient souvent. Qu'est-ce que le Prophète il a dit dans le hadith authentique dans le Sahih Muslim, il a dit que le Shaytan va arriver, va venir auprès de l'un de vous et il va lui dire, toi tu viens de où, c'est quoi ton origine? « Mon père, c'est elle. Ton père, c'est qui son père ?»« C'est tel. »« Là, jusqu'à ce que tu vas arriver à Adam, alayhi »« Adam, alayhis-salam, il est venu de où ?»« Il est venu d'Allah, subhanahu wa ta'ala. »« Alors là, shaitan, il va te dire quoi ?»« Alors, c'est qui qui a créé Allah ?»« Ta'ala, Allahu an-dalik. »« Alors, shaitan, qu'est-ce qu'il est en train de faire ici ?»« De semer le doute. »« Même s'il même sait que pour cette personne bien particulière... » cette personne ne va pas tomber dans le coffre parce qu'Allah lui yakin en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malgré ça, Shaitan, il veut te bousculer, ne pas te laisser tranquille. Qu'est-ce que le prophète Salasim a dit Qu'est-ce qu'on doit faire dans une telle situation C'est quoi la suite du hadith Dekr, quel dzekr exactement Dzekrullah, mais c'est quoi le dzekr qu'on doit dire dans une telle situation Donc tu as l'habitude بالله tu dois dire a'oudou billah et tu du dire aussi amenna billah wa bi rasoul. Je crois en Allah et en ses messagers. Pourquoi Tu es en train de dire au shaitan, je suis arrivé à la conclusion inverse que ce que toi tu voulais. Toi tu voulais faire en sorte que moi j'arrive parce que shaitan vet att que de a, il va pas te faire tomber dans le kufr. Et de deux aussi, il sait que la question, bien sûr, la, la, la réponse logique, pour ne pas laisser aussi le vide, la réponse logique à cette question qui a créé Allah, personne n'a créé Allah, parce que Allah, il est le premier et il est le, le dernier, il est le créateur de toutes choses. Il n'a pas été créé, subhanahu wa ta'ala. « Il est le premier, il n'y a rien, avant Allah, il est le dernier, il n'y a rien, après ?» Allah subhanahu wa ta'ala parce que Shaitan à travers une telle question qu'est-ce qu'il veut faire Shaitan c'est quoi c'est quoi le trick ici c'est quoi le petit piège dans la question en tant que tel dans la réflexion parce que quelqu'un pourrait dire mais ça c'est une réflexion logique non parce que Shaitan ici encore une fois avec son jeu de marketing de publicité comme ça les, un petit tour de magie de Shaitan il t'a collé à un principe scientifique de la création un, un principe qui est logique Tu vois, tu viens de où Tu viens de tes parents. Tes parents viennent de où donc C'est une suite, c'est une suite qui est logique. Jusqu'à ce que tu arrives à Adam, alayhi salam. Adam alayhi salam, il est venu de où Il doit avoir une origine. Qui l'a créé C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est un peu de la psychologie. Que la première fois tu vas dire oui, la deuxième fois tu vas dire oui. Ils disent que habituellement, si une personne va dire trois oui, le quatrième va probablement va être oui. Ou bien trois non, le quatrième va être un, un non. Est-ce que vous aimez telle chose? Ça il l'utilise, c'est comme un argument de vente parfois. Est ce que, est -ce que vous aimez avoir des vacances, oui. Est ce que vous aimez partir à telle place, oui. Troisième chose, oui. La quatrième question va, va être quoi? Est ce que je peux vous parler de notre programme, de notre promotion que nous avons aujourd'hui? Ben toi, tu vas dire, j'ai dit trois oui, le quatrième va être aussi un oui. Comprenez? La Shaitan, qu'est ce qu'il a fait? il a pris un principe auquel toi tu t'attaches qui est un principe très logique de cause à effet principe de causalité après ça il a pris ce principe et il veut l'extrapoler à ta connaissance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. il va te dire alors Allah Azza il vient de de où vous comprenez il veut te forcer à suivre le même principe alors que le principe ici ne ne fonctionne pas ce principe est à au niveau de la création des créatures mais là dès qu'on parle d'Allah Azza on parle du créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a établi les principes. C'est lui qui a créé la science. C'est lui qui a créé ce principe de causalité, de cause à effet. Il ne s'applique pas à lui subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est lui qui l'a créé. C'est comme la notion du temps. Est-ce qu'Allah, on peut le limiter par le temps Non. Parce qu'Allah, il est Le créateur du temps. Lorsqu'on parle des créatures, oui, là, il faut passer... Mais c'est quoi la chronologie de la chose Qu'est-ce qu'il y avait avant telle chose Et avant telle chose Mais lorsqu'on parle d'Allah, il est le créateur de toutes choses, incluant le temps et l'espace, et ainsi de suite. Donc là, le prophète, pour revenir à notre sujet, il a dit... Tu t'arrêtes, tu cesses la réflexion tout de suite, parce que la réflexion, comme on a dit ici... Il y a un piège à l'intérieur, il faudrait pas continuer. Et troisième chose, je te dis, Amen to Billah hiwabi, ressoulé. Je crois en Allah et en ses messagers. Si toi, shaitan, tu veux m'emmener à dire kafar Billah à la fin de cette réflexion, moi, je suis arrivé à la conclusion de dire, Amen to Billah hiwabi, ressoulé. Vous comprenez C'est l'effet inverse de ton objectif. C'est ça ce qu'on appelle al-muraham. Malgré toi, moi, je crois en Allah et en ses messager Allah Azza wa il aime al-muragama il aime que son serviteur il fasse al-muragama de al-shaytan c'est pour ça c'est très important dans ta vie chaque fois que le shaytan te pousse à penser du mal écoutez bien ça chaque fois que le shaytan te pousse à penser du mal d'Allah Azza wa qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais tu penses du bien d'Allah Azza wa le contraire toujours le contraire c'est bien pour toi dans la akhira et dans la dunya et c'est toujours le shaitan qui va être le le perdant shaitan qu'est-ce qu'il fait <tit> shaitan il te promet la pauvreté shaitan il te dit si tu vas chercher l'argent qui est halal si tu vas te limiter au halal le revenu qui est halal Tu vas être pauvre. Shaitan, il te dit, si tu dépenses, tu fais la sadaqa, tu vas être pauvre. Et si tu fais, tu vas être pauvre. Alors, qu'est-ce que tu devrais faire Tu, de, tu devrais suivre le, le harab. Dans un autre verset, « Shaitan il veut te faire peur toujours donner le pire scénario mettre le pire scénario dans ta tête parce que la peur est-ce que est-ce que Shaitan il aime la peur ou bien il l'aime pas oui Shaitan il aime c'est des djinns en même Shaitan il aime c'est connu à travers l'histoire comment il contrôle les sociétés c'est par la peur en amplifiant la peur, parce que les gens, les êtres humains, lorsqu'ils ont peur, là ils vont laisser les autres prendre le contrôle. Toute personne qui a l'air d'être confiante et d'avoir du pouvoir, on va lui dire « vas-y, on va te suivre ». Vous comprenez Shaitan il fait la même chose. Alors là, qu'est-ce que tu fais toi Tu fais exactement le contraire. Lorsque le shaitan il te dit que demain, ça va être la pire des choses, dis demain, Inch'Allah, ça va être la meilleure des choses ». C'est pour ça Allah Azza wa Jalla il dit dans le hadith authentique dans le hadith Qudusi, hadith divan le prophète sallallahu alayhi wa sallam que Allah Azza wa Jalla il dit « Je suis selon la pensée de mon serviteur à propos de moi » Si tu penses du mal d'Allah Azza wa Jalla tu vas avoir du mal. Pourquoi Parce que tu ne mérites pas le bien parce que tu as pensé du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ressource de tout de tout le bien subhanahu wa ta'ala Si tu penses du bien d'Allah Azza wa Jalla imaginez « wa lillahi ta'ala al-methalu al-a'la » Imaginez si toi, quelqu'un pense du bien de toi en tant que personne. Une personne qui te connaît, elle dit « Moi, je suis certain que c'est cette personne qui peut m'aider. » Et là, on va te dire, on va te parler. c'est tu sais que la personne X ou Y ou Z, elle pense du bien de toi et elle pense que toute la solution se trouve auprès de toi. Elle a tout son espoir qui est auprès de toi. Et que toi, tu es capable d'aider cette personne. Est-ce que tu vas te sentir du bien d'aider cette personne ou non Oui Parce que la personne a pensé du bien de toi. وَلِلَّهِ al الْمَثَلُ الْاَعْلَىٰ Allah Azza wa il a le meilleur exemple. Si tu penses du bien d'Allah Azza wa Allah subhanahu wa ta'ala, il va toujours te donner meilleur que ce que, soit, ce que toi tu penses à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, ça fait partie encore une fois de l'murahama de Al-Shaytan. Dans le hadith authentique aussi, le prophète sallallahu alayhi wasallam, lorsqu'il nous a parlé de la prière, salat. Si on en fait une erreur lors de notre prière, Si on a oublié, on a un petit doute dans notre prière, dans notre salat est-ce que moi, j'ai dit subhanarabbi al dans mon premier soudou ou bien je ne l'ai pas dit, j'ai oublié. Donc c'est une obligation. Est-ce que je l'ai dit ou bien je ne l'ai pas dit Bien sûr, on ne va pas entrer ici dans les détails de, du fiqh Mais dans le cas dans lequel on doit faire les deux sejdah, les deux soudou de réparation pour réparer la prière à la fin, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Il dit. Il dit S'il y avait un manque dans ta prière, qu'est-ce que les deux Sajdas vont faire, les deux Soudouds, à la fin de ta prière Ils vont combler le manque. Maintenant, s'il n'y avait pas de manque, si toi, tu as douté pour un rien, c'est Shaitan qui t'a fait douter pour un rien, t'as bien fait ta prière, ta salat était bonne, mais tu avais un doute. Et tu as ajouté le Doraka, il dit le prophète, sain, ces deux, excusez-moi, les deux Sajdas, les deux Soudouds, les deux prosternations à la fin de la prière vont être quoi Moura rama. C'est comme ça que le prophète sallam les décrit C'est encore une fois cette muraqama pour le shaytan. Pour dire au shaytan tu veux, toi tu veux bousculer ma prière, tu veux nuire à ma prière, alors là le prophète sallam il m'a encouragé à faire plus de prière. Je vais ajouter deux sajda à la fin de la prière. Vous comprenez On appelle ça al-muaqaba bi al-qasd. Punir <rire> quelqu'un par par l'inverse, par le contraire. De 200 l'intention si la personne elle avait l'intention de faire quelque chose tu vois tu vas la punir en faisant exactement le contraire vous savez combien comment, comment ça ça brûle la personne à l'intérieur ça ça existe dans la religion dans l'Azaud ça existe même dans le fiqh même dans la jurisprudence en passant comme dans le cas de, de l'héritage vous savez l'héritage dans l'islam si un héritier est l'assassin du défunt ça veut dire quelqu'un est mort Donc là, il va y avoir des héritiers. Mettons 20 personnes qui vont hériter de cette personne. Parmi ces 20 personnes, la 20e personne, c'est elle qui a tué la personne qui est morte. La personne décédée et a été tuée par quelqu'un. Mais ce quelqu'un, l'assassin en tant que tel, c'est quoi C'est l'un des héritiers de la victime. C'est quoi la règle en islam L'héritier, est-ce qu'il va prendre quelque chose Non c'est la peine de mort non mais même en termes d'héritage ce que cette personne va prendre parce que la peine de mort peut-être que les proches vont pardonner même si les proches ne vont pas pardonner on va dire normalement si la personne héritée on va lui écrire son héritage après ça on va le donner peut-être à ses enfants ça va être un autre héritage et ainsi de suite mais est-ce qu'elle a droit à l'héritage avant toute chose, non pourquoi Puis, la personne a été punie par le contraire de son intention, parce qu'ici c'est fort probable que quelqu'un a assassiné cette personne pour pouvoir prendre un héritage le plus tôt possible ça ça peut arriver vous comprenez donc là on va le punir avec le contraire de, de son intention ça c'est dans c'est Allah Azza wa t'il qui le punit bien sûr c'est dans la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala donc ça c'est ce qui euh, c'est euh, ce qui est relié à al-shaytan ici il mentionne quelque chose je, je ne sais pas vraiment s'il y a un hadith là-dessus mais on va le mentionner quand même il nous dit que c'est pour ça que ça fait partie de la sunna en quelque sorte al khuyala vous savez c'est quoi al khuyala al c'est quelqu'un qui marche avec un peu avec arrogance ce qu'on appelle al khuyala Khuyala, c'est interdit dans la religion d'Allah Azzawajal mais il nous dit selon les mots ici on peut vérifier plus tard j'ai oublié de vérifier si le hadith était authentique ou bien s'il y a hadith là-dessus mais selon ce que l'imam ici nous cite que khuyala, c'est exceptionnellement licite lorsque la personne elle fait une sadaqa en privé sadaqa tout quelqu'un qui fait un don mais qui fait un don en privé qu'il n'y a personne qui le voit seulement Allah Azzawajal il le voit selon l'auteur ce serait une sunnah ou bien ça, ce serait licite de faire de marcher ici ou bien de se comporter avec un peu d'arrogance vous comprenez pourquoi c'est quoi l'idée qui est derrière encore une fois le seul qui te voit c'est qui à part bien sûr Allah Azza wa Jal et le malaïque les anges mais le seul qui te voit ici c'est Shaitan. shaytan c'est-à-dire bien fait pour toi je vais faire sadaq vous comprenez ce qu'on appelle al-muragama tayyam On va passer, incha'Allah ta'ala, avant salat al maghrib, à un autre point, incha'Allah ta'ala. On avait dit que le mal que l'on commet avait comme source notre ennemi à l'extérieur qui est un shaitan. Mais avant tout ça, un autre ennemi encore plus important, c'est quoi C'est an nafs, notre propre nafs à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on veut dire par un nafs Un nafs, ça réfère en général à l'âme, notre notre existence en tant qu'être humain, nous sommes un corps et une âme. Qui a le contrôle Est-ce que c'est le corps qui contrôle ou bien est-ce que c'est l'âme qui contrôle Le contrôle principal il vient de, de l'âme. Le corps n'est qu'un véhicule. C'est pour ça que la mort, c'est quoi en islam Selon notre aqida, c'est quoi, quoi la mort exactement Comment on peut définir la mort C'est quoi la mort c'est une séparation c'est lorsque l'âme se sépare complètement du corps c'est ça ce qu'on appelle la mort la mort n'est pas la mort on n'est pas selon notre croyance parce qu'il y a des gens qui pensent que la mort on est réduit à néant non ça c'est pas vrai la mort c'est lorsqu'il y a séparation entre le corps et l'âme le corps va aller dans sa tombe vers la terre l'âme va aller quelque part ça c'est un autre sujet et le jour dernier Allah Azza wa va relier chaque âme à son corps pour le jugement dernier après ça ça va être la vie éternelle après cela comme c'est connu mais l'essentiel ici la chose la plus importante dans la vérité d'un être humain insan, c'est son âme avant son corps est-ce que l'âme c'est quelque chose qui est facile à comprendre est-ce qu'on peut l'étudier est-ce qu'on peut faire des analyses sur l'âme non C'est pour ça Allah Azza wa Jall dit: "Wa yas'alunaka 'ani ruh qul ar amri rabbi, wa ma utitu min ilmi illa qalila." Ils te questionne sur l'âme, à propos de l'âme, Dit, l'âme c'est du savoir de la connaissance de mon Seigneur, d'Allah Azza wa Jall. Et vous n'avez de la connaissance que très peu, C'est quoi la science de nos jours qui essaye d'étudier l'âme? La psychologie, ok Bon, ils vont pas dire que c'est l'âme, comme ça ils vont pas dire, ils vont dire que c'est la psychologie. Est-ce que la psychologie, c'est une science qui est avancée Est-ce que c'est une science qui est exacte Non, très loin de cela. Très loin de cela. Il y a ce qu'on appelle la psychologie expérimental, ça veut dire là on va essayer de faire de la psychologie de l'être humain quelque chose qu'on peut étudier, quelque chose qui est concret. Donc là on va ramener des gens, on va les mettre dans une salle, on va les mettre dans, dans des situations, après ça on va analyser les résultats, on va essayer de transformer le comportement humain en des chiffres. Et il y a la psychologie de salon. Quelqu'un qui va être un penseur, un psychologue, qui va s'asseoir sur son fauteuil, il va commencer à penser « selon moi et selon mes croyances » et ainsi de suite. Et pour les personnes qui ont déjà fait des études en psychologie ou autre chose, ça n'a rien de vérité qui soit absolu. Bien au contraire. C'est des théories relèvent plusieurs théories, contradictoires parfois, sur des possibilités, ainsi de suite. Pourquoi Parce que l'être humain peut avoir beaucoup de connaissances sur son corps, même si même les connaissances du corps, elles sont limitées. Mais les connaissances sur l'âme, l'être humain ne connaît que très peu. Ce qui nous prouve, entre autres, le besoin que l'être humain il a pour des prophètes et des messagers un livre divin qui vient du ciel du créateur de cette âme qui va nous dire quoi faire de cette âme comment fonctionne l'âme qu'est-ce qu'on doit lui donner qu'est-ce qu'on ne doit pas lui donner comment se comporter avec l'âme et ainsi de suite parce que l'âme encore une fois c'est une création c'est un être qui est extrêmement complexe que seul Allah subhanahu wa ta'ala il connaît pleinement subhanahu wa ta'ala notre âme à trois phases, ou bien à trois dimensions principales, qui pourrait nous les citer, qui sont mentionnées dans le Qur'an Nafsul <tout> lawwama, <tout> très bien, qu'est-ce qu'on a aussi Nafsul ammaratun <tout> bissu, qu'est-ce qu'on a aussi Al-Nafsul mutma'inna. <tout> Donc, on a trois phases. Là, il y a divergence entre les savants. Est-ce que ces trois phases, c'est des phases qui sont... Différentes en une seule âme ou bien c'est chaque âme qui va être caractérisée par une autre et pas. Et en vérité, il n'y a pas de divergence. On peut, c'est les deux réponses qui sont vraies, mais il faut faire une certaine nuance qu'on va mentionner incha'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Nafsul Mutma'inna. C'est quoi Al-Nafsul Mutma'inna C'est l'état idéal de l'âme. C'est lorsque l'âme, elle est paisible. Paisible par le dhikr d'Allah par l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une âme que lorsqu'il y a ah c'est le temps de faire salat je vais faire as salat avec plein khouchou lorsque c'est le temps de faire sadaqa fi sabilillah faire sadaqa fi sabilillah ta'ala avec un cœur encore une fois qui est ouvert et qui est content lorsque c'est le temps de laisser le haram c'est ce qu'on appelle al nafs al mutmainna la pire phase de l'âme al nafs al-amara al-sou c'est quoi l'amara ça vient de l'amr l'exhortation l'amr l'ordre le fait de donner un ordre, fait et faire, et faire. Et Qu'est-ce qu'elle demande Amaratun bisou. Elle ordonne le mal. Et ce n'est pas Amaratun bisou, c'est Amaratun bisou. C'est plus puissant ça en arabe. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire en constance. C'est une âme qui fait tel haram, presatel, presatel, tel tel, que le haram. C'est en quelque sorte l'âme qui est devenue un shaitan à l'intérieur. Entre les deux, nous avons Al-Nafsu. اللؤاما، la nafs qui est اللؤاما، l'âme qui est ça vient de اللؤم. اللؤم c'est le fait de blâmer. Ça veut dire c'est l'âme qui regrette, qui fait beaucoup de mal mais qui regrette après. Fait le mal et le regrette. Fait le mal, et... ne fait pas le bien mais regrette ne pas avoir fait le bien. C'est entre les deux prises, entre les deux En vérité, comme on a dit, ces trois phases existent au fond de chacun d'entre nous. Trois potentiels. Mais dépendamment, de la, encore une fois, du temps de la vie lors duquel se trouve la personne, il va y avoir l'une des phases qui pourrait le prendre sur, qui pourrait prendre le dessus sur les autres phases. Vous comprenez Dans quelqu'un, à ce moment de sa vie, complètement éloigné d'Allah Azza sa nafs elle est surtout Ammar Les deux autres phases sont bien en bas. Mais c'est amarabissou qui va contrôler, qui va prendre le dessus. Et l'être humain, encore une fois, c'est pour ça qu'en islam, c'est ça, ce qu'on appelle la spiritualité, entre guillemets, ou bien « tazkiyatun nafs ». C'est quoi « tazkiyatun nafs » C'est quoi « tazkiyatun nafs »?« وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ man زَكَّاهَا »« Purifier l'âme ». On parle de purifier l'âme. C'est quoi purifier l'âme Ça veut dire... Essayer de contrôler son comportement Pour qu'il soit le comportement qui est idéal Et ça encore une fois On ne peut pas le connaître C'est pour ça qu'on a besoin du Coran C'est pour ça qu'on a besoin du prophète Parce qu'il y a Des millions de personnes à travers l'histoire de l'humanité Voire peut-être des milliards de personnes Qui ont essayé de purifier leurs âmes Sans suivre le chemin des Prophètes là, Il y a des gens qui ont pensé que pour purifier l'âme Il faudrait, il faudrait complètement cesser de, de manger. On ne peut pas manger. Tu ne manges que le strict minimum. Lorsque tu as excessivement faim pour ne pas mourir, tu manges le moindre à moindre chose. Il y a des gens qui ont cru que pour purifier ton âme, il ne faudrait pas se marier. Il faudrait rester célibataire. Il y a des personnes qui ont pensé que pour purifier ton âme, tu dois t'isoler quelque part dans une forêt, être tout seul, comme ça, loin des gens. Tout ça, c'est « afkarul basha. Rien de ça ne mène vers la purification de l'âme. La purification de l'âme, c'est à travers, encore une fois, suivre les directives de son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Faire la salade, ça c'est le point numéro un pour purifier l'âme. Et après ça, bien sûr, il y a suivre tous les akhler, le comportement du prophète, wa à différents ou bien dans différents aspects de notre vie. Oui, C'est ces trois, ces trois phases. On peut dire que ces trois niveaux, si on, si on les organise ici par, par valeur, ça veut dire le, le meilleur niveau c'est nafsul seulement, c'est et c'est le pire c'est 9 seulement, et le pire c'est c'est 9 seulement, et c'est C'est comme l'être humain, par exemple. Est-ce que l'être humain, il est malade ou il est en santé N'importe quel être humain, il a le potentiel d'être malade et d'être en santé. À certains moments de ta vie, c'est la maladie, c'est ta faiblesse qui va l'emporter. À d'autres moments, c'est la santé qui va l'emporter. Vous comprenez C'est un peu la même chose. Donc, c'est du niveau. Ça dépend du niveau, en fait. C'est pas que ça marche en parallèle. C'est pas trois phases qui sont pas trois, trois composants qui marchent en parallèle. Parallèle et que pas une minute euh, ou une heure précise Il y a Oui oui Pourquoi parce que bien sûr c'est pas c'est pas nécessairement à chaque minute à chaque seconde que ça va changer sauf pour des personnes probablement qui sont plus vers an-nafs al parce que an-nafs elle se situe entre les deux donc ça se peut facilement que ça ça fait downgrade après ça upgrade nafs amara bisu après ça Vous comprenez Pourquoi Juste hier, parce qu'en préparant des cours de fiqh salat, j'étais en train de lire Athar de Ali radhiyallahu ta'ala anhu qui dit que manger avant de faire la salat, on sait que le prophète salat salam, ça c'est avant les paroles de Ali radhiyallahu anhu, mais le prophète nous a dit que lorsqu'il y a la nourriture qui est prête, on te met la nourriture. Quelqu'un t'invite On te met la nourriture, la nourriture elle vient d'être cuite, on va la mettre sur la table, on va te dire viens manger. Et là tu viens de t'asseoir et tu entends le Adan de Marloub ou bien de Ishaq. Qu'est-ce que tu fais hein? Tu manges. Et pas seulement tu manges, Je ne vais pas dire je vais me précipiter, manger rapidement pour aller faire ça. Les ulama, les savants, ils ont dit tu manges et tu manges tranquille, tu manges normal. Sans te précipiter, sans bien sûr prendre aussi trop de temps volontairement comme ça, mais tu manges normal, comme si tu mangeais, comme s'il n'y avait pas le Adan. Après ça, tu vas faire ta salat. Pourquoi C'est quoi la raison qui est derrière Pour que tu te concentres dans ta salat. comprenez Pour que tu, tu ne te sentes pas coupable. Mais je suis en train de faire la salat. Mais si, si seulement Allah m'avait... Pourquoi est-ce que le Adan est arrivé, la salat est arrivée Alors, ça c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais hier, j'étais en train de lire une narration. Ali radiallahu ta'ala, il a dit, « Mangez, Lorsque c'est le temps de manger mais qu'il a la salade, prioriser la salade, qu'est-ce que ça fait? Il dit tout dibul nafsul amara Ça fait partir un nafsul amara bi astu. Si Allah azza wa jalla nous avait pas donné cette possibilité, lorsque tu vas faire ta salade et que tu as faim et que tu penses à la nourriture, la nafsul amara bi astu elle va s'enclencher tout de suite. Comprenez? Donc oui, les trois sont actifs en, en en en même temps, mais C'est une question de, c'est quel nafs qui va l'emporter à tel moment de Une Personne qui est en général, nafsul mutma'inna, faqad aflaqqad aflaqamad zakaha inshaAllah. Il y avait une question quelque part, oui Ari. C'est par rapport à Lorsque c'est le temps de faire l'iftar les savants et les ulama, ils disent, il faut toujours commencer par briser son, son, son jeûne. Pas, pas de manger, là, manger, manger, manger. Mais il faut briser. La sunnah, c'est de rompre son jeûne avec des dates, avec de l'eau et ainsi de suite. Après ça, tu vas faire ta salat. Non. On va revenir à la truma ici. L'âme l'âme comme on a dit c'est la chose la plus cruciale dans notre relation avec Allah Azzawajal. parce que le shaytan c'est ce qu'il vient de l'extérieur c'est le monde extérieur si l'âme est à l'intérieur muhassana c'est blindé le shaytan n'a pas par où rentrer le shaytan ne va pas t'approcher bien plus que ça lorsque le nafs à l'intérieur elle est puissante tellement puissante le shaytan ne fait pas qu'il ne s'approche pas de toi pourrait s'éloigner de toi Pour certaines personnes pourraient même prendre la fuite lorsque tu es dans les environs. Qu'est-ce que le prophète a dit à Omar qui pourrait nous rappeler le hadith? A chaque fois que Omar il prend un chemin Shaitan va prendre un chemin qui est différent. Ne prends pas le même chemin qu'Oumar, radiyallahu ta'ala, pourquoi De par la force de, de sa foi. Shaitan, shaitan ne va même pas l'approcher, de loin. Alors l'âme, elle est importante. L'âme maintenant de l'être humain, c'est quoi sa faiblesse L'être humain, il est faible. Et On avait mentionné la dernière fois, je me rappelle bien, qu'on a mentionné ces deux points très brièvement, on avait promis d'y revenir plus tard, incha'Allah ta'ala. C'est quoi les deux points de faiblesse principaux de l'être humain, de n'importe quel être humain. وخلق الانسان ضعيفا l'homme il est faible الغريزه انه كان c'est dans le Qur'an. انه كان ظلوما toujours rappelez-vous de ces deux points ظلوما جهولا ça ça résume toute l'humanité waluman c'est quoi ظلوما ça vient de al-dhulm injuste ظلوما il est « Injuste en permanence ».« Jahoula », c'est quoi « Jahoula » Ça vient de « de l'ignorance, mais il est vraiment ignorant, l'être humain. Et pour faire un rappel, encore une fois, avant de s'étendre sur ces deux points, parce qu'ils sont tellement importants, pourquoi est-ce que l'être humain, il est injuste C'est quoi la justice Est-ce que la justice, ou bien l'injustice, c'est seulement un juge assis sur sa chaise et qui va dire «». Est-ce que c'est ça la justice Ou bien la justice, ça peut être à n'importe quel moment de la vie. Envers toi-même, envers les autres. La justice, ça veut dire prendre les mauvaises décisions, les décisions qui ne sont pas justes. À cause d'une mauvaise volonté, à cause d'une mauvaise intention à cause de certaines tentations qui l'ont emporté sur la raison. Comprenez Donc là, c'est pour dire que l'être humain, lorsque Allah Azza wa nous dit que l'être humain il y a ça veut dire l'être humain n'est pas neutre. L'être humain n'est pas impartiel. L'être humain, bien au contraire, il ne prend pas toujours des décisions qui sont motivées par la raison. Comprenez Maintenant, si on va dire, si l'être humain prenait toujours Des décisions qui sont motivées par la raison. Est-ce que l'être humain dispose toujours Même l'être humain, si on va l'imaginer comme la personne, la, la, la personne, si on va essayer d'imaginer la personne qui est la, avec la meilleure intention qui existe sur ce monde, que cette personne-là ne peut jamais être mal intentionnée. Est-ce que cette personne-là pourrait disposer des informations critiques et importantes pour prendre n'importe quelle décision Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, qui connaît tout C'est pour ça que Allah Azza dit « Il y a eu d'alouman »« D'alouman »« c'est relié à nos émotions. L'être humain, il a des émotions qui ne sont pas neutres, qui ne sont pas toujours stables. « Jahula, c'est quoi C'est la raison. Vous comprenez Faible d'émotions et faible de raison. Faible de raison parce que l'être humain, encore une fois, ne dispose pas de J'avais fait, subhanallah, une fois un cours à l'université, tout un cours sur le processus décisionnel de l'être humain. Comment est-ce que l'être humain il prend ses décisions Et là, ça va, bien sûr, encore une fois, la psychologie qui essaie de détecter toutes les failles. Et l'être humain, il est plein de failles dans son processus décisionnel, n'importe quelle des décisions de la vie. Et l'essentiel de ce cours, il est dans le coran. Vous <rire> comprenez La psychologie ne va, va seulement trouver des mots pour essayer d'exprimer certaines choses. Mais et tu peux même résumer tout ce cours avec ce verset, avec cette partie du verset. C'est ça l'être humain. Alors, si l'être humain, il est jahula, est-ce que tu peux faire pleine confiance à toi-même? Est-ce que tu peux faire pleine confiance à tes décisions? À tes positions? À tes opinions dans la vie? Est-ce qu'il y a une personne ici qui aurait le courage de lever sa main et de dire « Moi, toutes les décisions que j'ai faites dans ma vie, so far, ont été les bonnes décisions. Je ne regrette rien. » Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui a le courage de le faire Même peut-être juste les décisions que tu as prises hier. Toutes les décisions. Il y a peut-être parfois des centaines de décisions qu'on prend à chaque jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire « Moi, toutes les centaines de décisions que j'ai prises hier, c'était les bonnes décisions. » Non. Non. Pourquoi Parce que chacun est Et c'est pour cela Comment se, comment se protéger Oui Salat al-istikhara Très bien, bien sûr mais Salat al-istikhara, est-ce que c'est -ce est pratique Est-ce que c'est possible de faire salat al-istikhara Même pour les moindres décisions de notre vie Qu'est-ce qu'on veut dire ici pour les moindres décisions Je suis en train de conduire avec mon Véhicule, il y a du trafic Est-ce que je prends ce chemin ou bien ce chemin Est-ce que je prends cette ligne ou bien Cette ligne, quelqu'un qui arrive juste et c'est la lumière qui est orange. Est-ce que je vais passer à la lumière orange ou bien il y a un policier qui va m'arrêter, qui va me donner un ticket à, à, à tort ou bien à vérité. Bien... C'est ça ce qu'on appelle les décisions qu'on prend à chaque instant de notre vie. La rapidité de la vie en tant que telle, déjà ça fait en sorte qu'on est faible, qu'on n'a a même pas, même si on disposait. On ne peut pas s'arrêter pour penser à n'importe quelle, à toute décision qu'on va faire, à chaque acte. On ne peut pas le faire, ça nous dépasse. Comment faire face à cette faiblesse maintenant pour que le shaitan ne va pas l'utiliser Parce que c'est par ces faiblesses que le shaitan va rentrer. Il va rentrer soit par ton djahl, djahoulan, ton ignorance, ou bien par valoum, soit à travers tes émotions, encore une fois, qui sortent du contrôle, qui ne sont pas toujours la bonne émotion au bon moment, ou bien par ton ignorance. Parce que le shaitan, il sait que ah, tu ne connais pas telle chose, je vais entrer par là. Alors comment se prévenir de la faiblesse de notre âme Est-ce qu'on peut faire de l'âme, une âme qui est complète et parfaite? Non. Est-ce qu'on peut devenir un ange? Non, ce n'est pas possible. C'est pour ça, comme on l'a dit, que numéro 1 ici, point numéro 1, si tu veux faire, si tu veux poser un regard critique sur les théories, si on pourrait les appeler ainsi, les théories de purification de l'âme à travers l'histoire, hors le chemin des prophètes, tous ceux qui ont pensé à, vous comprenez Quelqu'un me disait une fois, ça c'était dans le temps, dans le temps. Si on revient, je sais pas moi, 30 ou 40 ans en arrière. 30 ou 40 ans en arrière. Afon 30, 40 ans en arrière, quelque chose comme ça. Si on avait donné cet exemple, il va y avoir des gens qui vont être en colère. Dans la salle, il vont te dire... Les gens, il y a des gens qui disaient, dans le temps, encore une fois, 30, 30 ou 40 ans en arrière. Khomeini, Khomeini c'est tellement un bon croyant, c'est tellement presque un, un être parfait. Pourquoi Parce qu'ils ont vu une photo de lui qui était assis par terre et il a dit « Moi je ne mange que du pain et du sel » ou quelque chose comme ça. Vous comprenez Parce qu'il y a des gens qui pensent que ça, ça va mener, ça va faire en sorte que ton âme va devenir une âme qui est parfaite. Si, si tu es tellement tough là, tellement fort que tu ne manges pas de la viande dans ta vie, tu ne manges pas du poulet, tu ne manges rien de luxe, tu manges seulement le pain et le sel, ça veut dire ton âme c'est une âme qui est... Qui est quoi? Forte, et puissante, et presque parfaite? Non, bien au contraire. Ton âme akrab sabili ilasabilisheeta. Pourquoi? Parce que les prophètes nous ont enseigné à manger quoi? Le Prophète Salam, il a mangé la viande et il a mangé des choses qui qui ont un bon goût et qui sont bonnes. Si quelqu'un va dire « Moi, je ne mange pas de la viande, je ne mange pas du luxe parce que je veux me rapprocher d'Allah, ça c'est Moubta dire. Il est tombé dans le deuxième piège du shaitan. Il est avancé là. Il est tombé dans Al-Bida'a. Vous comprenez Donc, point numéro un, ici, raison numéro un, d'échec de toutes les théories ou bien de la majorité des théories de purification de l'âme excepté le chemin des prophètes et des messagers, c'est quoi C'est que la majorité de ces théories ont pensé que purifier son âme ça veut dire faire de l'âme une âme qui est parfaite. Une âme qui est parfaite. Qui n'a pas d'imperfection. Qui n'a pas de faille. On a dit, est-ce que ça c'est possible Est-ce qu'on peut envisager Est-ce qu'on peut avoir ça comme objectif et comme but Non. Qui pourrait nous dire non seulement, seul, seulement par par Seulement à travers, qui, qui pourrait nous expliquer pourquoi est-ce que c'est un nom, seulement à travers le sujet pour lequel on est ici aujourd'hui. Oui. Al-Kamal il subhanahu wa ta'ala, la perfection elle est pour Allah azzawajal. Et c'est pour ça que ça fait partie des fondements de notre religion de faire le, le repentir. C'est pour ça qu'on parle du repentir depuis des... De, depuis des Des semaines et des semaines. Pourquoi Parce qu'on est des êtres humains, il va toujours falloir faire le repentir parce qu'on va toujours être imparfait et plein de failles. Si c'était possible de faire tel qu'il y a à travers une façon qui va faire de nous des êtres qui sont parfaits, qui sont complets, là on aurait dit, désolé, on ne va pas parler du repentir, on va parler, on va passer à l'étape prochaine tout de suite, on va voir comment devenir parfait. Ça, ce n'est pas possible. Alors, on revient à la même question. Comment se prévenir du mal Et de la faiblesse de cet être humain qui est Daluman jahula. Comment se prévenir du mal de un al-lawama ou bien nafsul ammaratubisu à l'intérieur de nous mêmes? Pas de réponse? Réponse elle est simple c'est de se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous protège du mal de nous mêmes comprenez pour que Allah Azza wa te protège du mal de toi-même on va prendre deux ou trois hadiths il est quelle heure est-ce que c'est l'heure de maghrib ou pas encore on va prendre deux ou trois hadiths InshaAllah, après ça on va s'arrêter pour le salat al maghrib le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a appris à l'un de ses compagnons de dire Allahumma alhimni rushdi wa sharra nafsi Allahumma alhimni c'est quoi alhimni dans la langue arabe Tu demandes à Allah Azza wa de t'inspirer, l'inspiration. Al-himni rushdi. C'est quoi al-rushd c'est, quelque sorte, la raison, c'est la, c'est en quelque sorte, ça se rapproche de la raison, du sens de la sagesse, de prendre les, les bonnes décisions. Waqini sharra nafsi, et protège-moi du mal de moi-même. Vous voyez ce hadith ici Rappelez-vous bien de ce dua, ok Ça c'est le genre de dua qui sont extrêmement importants aujourd'hui de nos jours, je veux dire, pas aujourd'hui, ce, cette journée même. Tu vas au centre d'achat et tu as des tentations de commencer à faire des grands achats ici, des choses qui pourraient sortir de ton contrôle et de signer des contrats. Qu'est-ce qu que tu dis Allahumma al-himni, waqini, sharra nafsi. Pour que Allah, Azza wa Jal, t'aide à faire des pas en arrière et de faire des décisions qui sont sages. Est-ce que vraiment j'ai besoin de cette chose. Est-ce que c'est important ou bien ce n'est pas important Est-ce que c'est bon pour moi ou bien ce n'est pas bon pour moi Un autre dua, la sœur tout à l'heure a parlé de salat l'istikhara, on a dit que salat l'istikhara, elle est, oui, la prière de consultation, ça fait partie de la sunnah on doit l'incorporer on devrait l'incorporer idéalement dans notre vie pour toute décision qui est importante mais on ne peut pas faire salat l'istikhara pour chaque pas de notre vie, on ne peut pas le faire à chaque, à chaque seconde alors là il y a une salat l'istikhara qui est plus générale Ça c'est un doua à Allahumma ahsin min Allah Azza wa Jalla "Ahsin 'aqibatanā." Tu te donner la meilleure conclusion, la meilleure fin dans toutes choses, dans à chaque pas que tu vas entreprendre, à chaque action que Allah Azza wa Jalla te donne la meilleure conséquence. Ça veut dire, vous savez c'est quoi ici c'est ça le vrai sens de Tawakul c'est ça le Tawakul, Tawakul c'est pas Tawakul, j'ai seulement Tawakul pour avoir un peu d'argent ou bien pour trouver un truc, non Tawakul c'est, t'as tellement confiance en Allah Azza wa Jal que tu fais de ton mieux mais tu sais que parce que tu as confiance en Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Azza wa Jal va t'aider à faire les meilleurs pas dans ta vie à chaque petit instant de, de ta vie oui Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha on va l'écrire lors de la pause de maghrib OK inchallah on va l'écrire sur, sur le tableau inchallah واضح اوسي le prophète sallahu alayhi sallam, il disait dans le hadith ça vous l'entendez probablement à chaque fois lors de, votre, lors de salat al wa billahi min shururi anfusina wa min sayiati a'malina comment dit a'udhu billahi minash shaitani radjim je demande la protection d'Allah azza wa jalla contre le châtain radjim on dit aussi on demande la protection d'Allah azza wa jalla contre le mal de nous ta propre person peut te jouer des mauvais tour peut te tendre des pièges tout comme shaitan châtain il te tend des pièges innan nafs la'amarat illa Ma rahima Rabbi Subhanahu wa Ta'ala Va s'arrêter pour salat il mahrib Incha'allahu ta'ala Après ça on va reprendre Wallahu Ta'ala wa. Bismillah, Alhamdulillah al Salatu wa al ala Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam ala. wa dok inlahu ta'ala on va continuer, comme on a dit, l'être humain est faible de par ses deux vulnérabilités. Principales qui sont al-jahl ainsi que al son ignorance ainsi que sa tendance à être injuste de ne pas prendre les décisions qui seraient raisonnables. Un autre exemple pour ça, qui est un exemple un peu plus général mais c'est, peut-être ça s'applique à une minorité de personnes dans ce monde mais c'est un exemple qui est frappant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appris à ses compagnons par exemple l'un de ses compagnons, il lui a dit Ne demande pas, ne cherche pas, ne réclame pas Al-Imara C'est quoi l'imara? Le pouvoir, la position Être roi, être Aujourd'hui, être ministre Être... La direction Al-Qudratu Ala An ta'mura wa tanha Le pouvoir, avoir le pouvoir sur les autres De leur dire fais et ne fais pas Prendre les décisions qui sont majeures Pourquoi Il dit le prophète, alayhi salatu wasalam, si tu prends le pouvoir sans l'avoir demandé, sans l'avoir réclamé, c'est lui qui vient vers toi. Allah azza wa va t'aider à accomplir tes obligations et t'attache dans ce cadre. Sinon, le jour dernier, elle va être quoi nadama ça va être une peine. Ça va faire en sorte que tu vas regretter. Naam. Wa illa L'autre c'est wa wa nadama. Donc ces deux hadiths ici composés en un seul. Le sens c'est quoi Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre le pouvoir Bien sûr, encore une fois, ça c'est le fondement du monde politique de nos jours et c'est l'une de ces failles majeures. Le fait de réclamer le pouvoir, de dire moi je vous promets que je vais accomplir telle chose et telle chose et si vous allez voter pour moi, je vais vous faire et je peux vous faire et j'ai de l'expérience. La première faille ici c'est quoi C'est que toi, tu penses que toi en tant qu'être humain qui est faible, tu es capable de, de faire tous ces changements. Alors que l'être humain, comme on l'a dit, l'être humain, même dans sa propre vie personnelle, n'importe quel être humain, il y a des choses qui le dépassent de loin. Que dire du fait d'être responsable des affaires des autres, de toute une nation, de toute une communauté Ce n'est pas quelque chose qui est facile. C'est pour ça que, même avant de penser à l'au-delà, vous le savez très bien, les personnes qui prennent, qui prennent des, des postes de position qui, qui sont très importants de nos jours, Un président, un vice-président, un, vice un premier ministre, un ministre dans un domaine, bien un ministère qui est important et qui est crucial, en général, ils vont rentrer par la grande porte. Ils vont sortir par quelle porte La petite porte. C'est très rare et très difficile de trouver, même de nos jours, un politicien qui rentre et qui a le succès, et après ça qui sort avec, avec dignité que les gens ne disent que du bien de cette personne en général, ce que cette personne a accompli pourquoi ça se retourne contre eux, toi peut-être la seule chose que ces personnes là vont prendre avec, avec elle, c'est quoi, c'est un peu d'argent ça c'est autre chose, c'est la richesse mais si on parle de la question de l'image de la dignité des accomplissements, qu'est-ce que la personne a accompli, là c'est autre chose pourquoi, encore une fois ça revient à la faiblesse de l'être humain si Allah Azza wa Jalla ne t'aide pas à chaque instant de ta vie, même dans tes propres affaires personnelles Tu ne peux rien faire et ta vie va être pleine de failles et de mauvaises décisions. Oui, mon frère. Si ne peut pas justement se pouvoir, comment organise comment les s'il n'y a pas justement de gens pour les diriger. Je ne vais pas parler d'un cadre qui est aujourd'hui. On va parler de ce que l'islam nous dit. Parce que c'est normal que si on va dire, voilà ce que l'islam va nous dire, il y a des personnes qui vont aller, commencer, aller dans les détails, mais comme... Un passage, on ne va pas dire, on va dire, OK, une société qui vit dans ce qu'elle vit aujourd'hui, on va dire, OK, passez directement à ce que l'islam dit. Ça ne passe pas d'un jour à un autre. Ça vient avec tout un système qui est notre acquis dans notre croyance et ainsi de suite. En islam, comment est-ce qu'on va élire une personne Ça vient avec ce qu'on appelle Ashura, la consultation, qui est ici une alternative au vote. Parce que le vote, la différence entre le vote et entre Ashura, le vote, c'est vraiment un compte. C'est 1, 2, 3, 4, 5. Ashura, la consultation, c'est une... Discussion et ainsi de suite. De deux, les, les personnes aussi qui participent à ce choix, c'est qui ces personnes En islam, ce n'est pas n'importe qui. C'est Ahlul Halliwa Al-Aqd. Les personnes qui sont douées d'expérience, personnes qui sont douées de raison, qui ont une certaine influence sur la société et ainsi de suite. Ces personnes-là, ça va être ce groupe de personnes qui va penser aux différentes en différents dirigeants qui seraient potentiels. Est-ce que c'est telle personne ou telle personne ou telle... Comme ce fut le temps, juste après la mort du prophète, wa sallam, il y a eu débat et discussion et ainsi de suite. Après ça, ils ont choisi Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu. Après ça, Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, il leur a suggéré, il leur a dit Omar, et ils ont approuvé ce choix de Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu. Et c'était Omar, Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu, et ainsi de suite. Donc, en général, en islam, l'approche qui est... Présenter, c'est quoi C'est que les personnes, qui sont les personnes d'influence et de raison et de sagesse, c'est ces personnes-là qui, elles-mêmes, vont faire une discussion sur qui devrait être. On cherche pour le mieux. Ce n'est pas une personne qui va se présenter elle-même et qui pourrait cacher des intérêts personnels derrière ça et ainsi de suite. Est-ce que c'est clair Ça répond un peu à votre question Très bien. C'est pour ça qu'on a dit que ça peut sembler bizarre comme système, Comme alternative, mais c'est ce parce que ça ne va pas avec le système qu'on connaît qu de, de, de nos jours qui est le système social. C'est parce que le fondement même de Ahlul Halliwa al-Aqb, c'est quoi C'est quoi Ahlul Halliwa al-Aqb Les gens, encore une fois, qui ont de l'influence. C'est qui ces personnes en islam Les ulama, les savants. Donc ça peut être des savants de religion, mais pas seulement ça. C'est pas seulement les savants de religion qui connaissent toujours c'est qui la meilleure personne. C'est pas tout savant de religion qui peut s'exprimer sur des questions de l'amma, l'amma. C'est qui Peut-être, mais dans dans si si on pense à votre vie personnelle, c'est pour ça on dit que c'est c'est vraiment c'est tout un changement. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est un monde qui contient excusez-moi plusieurs traits qui sont bizarres, qui sont contraires à la normale. Qui dans ta vie toi en tant que musulman dev, devrait avoir une influence sur tes décisions Tes parents, entre autres. Dans le monde aujourd'hui, est-ce que les parents ont beaucoup de place dans la décision d'une personne Non. Plus loin que ça, tes grands-parents. En islam, le fait qu'il y ait « Birulualidey » Vous savez c'est quoi « Birulualidey » Respecter ses parents. Respecter ses parents, ça ne veut pas dire « suivre toutes choses à l'aveuglette mais lorsque tes parents te disent quelque chose lorsque tes grands-parents te disent quelque chose et que tu sais que ton grand-père c'est quelqu'un qui a toujours été fiable dans la vie qui a été honnête et ainsi de suite il a de l'expérience il sait de quoi il parle on ne dit pas que ce qu'il dit c'est la vérité mais prends ça sérieusement ces recommandations vous comprenez donc en islam, en islam ça peut être une personne qui peut te ramener toute une famille qui peut te ramener toute une tribu c'est quelqu'un que Allah Azza wa lui a accordé une autorité qui est naturelle c'est pas une autorité qui est ok on va t'élire que toi tu vas être le chef de la famille non c'est une autorité naturelle qui s'est développée par le temps et ainsi de suite et c'est ça le Le but, le but c'est d'avoir un certain consensus pour qu'il n'y ait pas de diviseur au sein de la, de la société. Donc, s'il y a assez de personnes qui peuvent nous garantir que l'essentiel de la société va s'entendre sur telle personne, que telle personne fait partie des meilleurs candidats, on ne va pas toujours choisir le meilleur candidat, il n'y a rien qui prouve que telle personne, c'est la personne la plus qualifiée. Mais on va chercher un, un, bon, candidat, un, un bon candidat, une personne parmi les meilleurs. Comprenez Donc, là, pour ne pas sortir du sujet, encore une fois, pour revenir à notre nos paroles sur le repentir, la faiblesse de l'être humain fait en sorte qu'on doit se tourner toujours vers Allah subhanahu wa taala. on va sauter au prochain point, inshallah. Donc on a dit que lorsqu'on parle du repentir, lorsqu'on commet un péché, on désobéit à Allah subhanahu wa taala. Il y a plusieurs choses à prendre en considération et à remarquer et sur lesquels il faudrait méditer incluant Shaitan, incluant la faiblesse de notre âme on va passer au prochain point insha Allah wa azza wa jal Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala il nous dit latifatu okhra min asrar at tawba an yara at-ta'ib qubh ma nahaha Allah anhu wa husna ma amara bihi wa annahu kana mufsidan hina rakaba ma nahaha Allah ta'ala ça c'est très intéressant ici si j'ai désobéi à Allah je dois remarquer je dois réfléchir sur le fait que ce que j'ai fait c'était un mal un mal ça c'est un mot simple très commun dans notre langage mais qui ouvre la voie à, encore une fois, toute une division de perception de nos jours. Quand on parle du mal, le contraire du mal, c'est quoi C'est le bien. Ça, c'est parmi les questions qui sont au centre de, des débats de société aujourd'hui. Et du monde entier, en vérité. Tout le monde parle du bien et du mal. Okay? Il n'y a pas une personne qui a complètement enlevé de son vocabulaire dans sa vie que moi je ne vais plus jamais dire que ça c'est bien ou bien c'est mal. Tout être humain va utiliser bien ou mal dans une langue ou bien dans une autre. La question ici c'est quelle est la référence pour définir le bien et le mal Qui va définir c'est quoi qui est bien Qui va définir c'est quoi qui est mal Pour nous c'est Allah Azza wa Jal. excellente réponse parce que ça, ça, ça oui allez-y excellent donc vous venez de résumer tout, tout, tout ce qu'on va expliquer mais on va l'expliquer quand même le bien et le mal s'il si y a un bien et qu'il y a un mal il faudrait avoir une référence maintenant les êtres humains est-ce qu'ils s'entendent sur cette référence qui va définir le bien et le mal non alors c'est quoi la solution typique qu'on a trouvée dans plusieurs des sociétés occidentales aujourd'hui, ce qu'on appelle les sociétés laïques ici. Pour résoudre cette question, c'est quoi? À la place de débattre et de commencer, chacun va dire ça c'est un bien et l'autre va dire ça c'est un mal. Non, c'est ma religion qui est la bonne. Non, c'est ma croyance qui est la bonne et ainsi de suite. Certains sont venus avec Bida'atul Jadid, une nouvelle innovation. Ça encore une fois, ça a trait à la psychologie et ainsi de suite. On va vous dire que le bien et le mal. Ça, c'est des contenants. Le contenu que tu vas mettre à l'intérieur, ça dépend de toi, de tes perceptions. Ça veut dire que le bien est relatif et le mal, c'est relatif. Le bien, c'est un bien parce que toi, tu crois que c'est un bien. L'autre, il croit que c'est un mal, c'est un mal. Vous comprenez On veut sortir, par on veut sortir du débat de chercher, la question de chercher la vérité, non, non on ne veut plus parler de chercher la vérité. Que tu, vois, tu vas dire, non, l'islam, c'est la vérité. L'autre, il va dire non, c'est le christianisme qui est la vérité. L'autre, il va dire, non, c'est le communisme qui est la vérité. Chacun va dire, ça, c'est la vérité. On va dire, non, non, on va régler tout ça. On va dire, le bien et le mal ce concept en tant que tel. Il n'y a pas de distinction. La distinction, c'est tes propres perceptions à toi. Et même tes propres perceptions à toi, on va te dire, tu pourrais les changer facilement avec l'expérience, avec tes intérêts personnels, avec les aventures de ta vie. Il peut arriver à un certain, une certaine limite, le fameux constructivisme, que c'est toi qui va construire, qui, qui va accorder des sens à ce que tu fais dans ta vie, ainsi de suite. Bref, sans trop compliquer, aujourd'hui, il y a même certaines approches d'éducation, encore une fois en Occident surtout, qui commencent à dire que même les enfants au primaires, on ne doit plus parler d'un enseignant. Il n'y a pas un enseignant. C'est un accompagnateur, ce n'est pas un enseignant. Parce que l'enseignant va leur dire, attention les enfants, il ne faut pas faire ça, il faut faire ça à la place. Non, non, non. On va dire, ce n'est pas juste. On va l'appeler un na. Il va avoir un rôle d'accompagnateur. Tout ce qu'il fait lui, c'est qu'il va encourager les enfants, les aider à réfléchir, à faire des réflexions. Que penses-tu à, à propos de telle chose C'est à toi de réfléchir. Est ce que tu aimes ou bien tu n'aimes pas. Et là, bien sûr, il y a tout un problème, qui est le fait de croire que le bien, qu'il n'y a pas un bien qui est un bien en soi-même, et qu'il n'y a pas un mal qui est un mal en soi-même. Et bien sûr. La sœur, nous a fait un, un résumé de tout ce qu'on va mentionner, inshallah ou ta'ala, dans un instant, avec l'adilla, avec l'épreuve, inshaAllah ou ta'ala, qui est que nous, ce qu'on croit en islam, c'est quoi Le bien et le mal, il a comme référence avant tout Allah subhanahu wa ta'ala, donc les révélations des prophètes, les messages des prophètes. Et aussi, deuxième source, c'est quoi Qui vient confirmer ça, c'est quoi C'est la fitra. La fitra notre instinct humain, lorsqu'il est pur, lorsqu'il est propre. C'est pour ça que, comme elle a mentionné, il y a des gens qui ne sont pas musulmans, même parfois qui sont athées, mais qui vont te dire « Non, ça c'est quelque chose qui est… »« Non, ça c'est un mal, c'est pas bien. » Et en général, n'importe quel être humain qui a des traces de fait et qui est honnête avec soi-même. Attention, on dit bien honnête avec soi-même. Pourquoi est-ce qu'on dit honnête avec soi-même Il y a une différence entre eux. Il faut faire attention ici. Parce qu'il y a des gens, parfois, ils essayent de faire un débat puis après ça, ils pensent que c'est trop difficile. Tu n'es pas en train de bâtir sur de l'air, même si parfois, tu as l'impression de le faire. Là, tu passes le message d'Allah et tu passes la vérité. Les êtres humains de nos jours, surtout, bien sûr, ceux qui ne croient pas en Allah, il y a beaucoup de personnes Ce qu'ils croient à l'intérieur, au fond de leur cœur, c'est une chose. Ce qu'ils disent avec la langue, c'est autre chose. Ils ont des traces de fitra à l'intérieur. Mais ils ne veulent pas que ça sorte. Pourquoi Parce que la langue veut être conformiste avec tel système ou tel système ou tel système. Moi, j'adhère à tel groupe où je suis athée ou je suis laïque ou je suis ou je suis. Waulu wa comme Allah Azza wa Jan dit. biha ils ont rejeté la vérité avec leur langue, alors qu'au fond de leur cœur ils sont Ils ont la certitude Mais c'est cette dualité que non on ne veut pas faire on ne veut pas que la vérité qui est à l'intérieur qu'elle sorte. Est ce que le bien est ce que le bien les savants pose une question intéressante Est ce que le bien est un bien avant l'arrivée des prophètes ou bien c'est seulement lorsque les prophètes ils ont dit que ça c'est un bien que c'est devenu un bien? le bien est bien en tant que tel même avant la venue des prophètes ça veut dire même si Allah Azza wa n'avait pas envoyé de prophète le bien c'est un bien et le mal c'est un mal d'où est-ce qu'on a trouvé ça il y a beaucoup de versets dans le Coran Allah Azza wa Jal, il nous dit par exemple à propos du prophète c'est quoi son rôle pourquoi est-ce qu'il l'a envoyé Allah Azza wa Jal, il va rendre lucide pour eux pour les croyants, pour les êtres humains en général, ce qui est taïb, ce qui est bon, ce qui est pur, il va leur interdire les choses qui sont impures, est-ce que vous comprenez ici le sens du verset et son lien avec ça Le prophète alayhi, a été envoyé pour rendre licite ce qui est bien, ça veut dire avant qu'il ne déclare qu'il est licite, il était déjà bien Allah Azza wa Jal Il a envoyé le prophète Pour leur interdire Les choses qui sont impures Qui sont des choses qui sont Khabith Ça veut dire Avant la venue des prophètes Avant la venue du prophète Ces choses là étaient mal étaient Le prophète il a été envoyé Pour le déclarer officiellement Que ça c'est un bien Ça c'est un mal Ça c'est halal Ça c'est haram La dernière fois, on a parlé du verset le plus général. Qui pourrait nous le rappeler Le verset le plus global dans le livre d'Allah Azza wa Non. Ajma'u ayat in fi Ça, c'est le verset le plus noble. Dans... Non, ça, c'est la surah la plus noble. Mais si on parle en termes de sens... Allah azza wa jalla ordon quoi la justice ainsi que la bienfaisance et de donner aux proches et qu'est-ce qu Allah azza wa jalla? al fahshaa les turpitudes les choses qui sont morales Al munkar les choses qui sont mauvaises ainsi que al bari l'injustice. imaginez si le verset avait dit cela imaginez bien imaginez si le verset il avait dit inna llaha ya'muru bil wal baghi al fahsha si Allah azza wa avait dit Allah azza wa l'injustice et le mal et les choses qui sont immorales est-ce qu'il y a quelqu'un qui va suivre la religion d'Allah non pas une personne qui a une fitra qui est normale qui va suivre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala donc Allah azza dans ce verset il est en train de nous dire Allah n'ordonne que le bien. Ça veut dire que le bien, il est bien en tant que tel avant qu'on ne sache que Allah l'a ordonné. Là, la question de la raison. Parce que attention, là on est entré ici, on est en train de creuser, mais si on va loin, on va entrer dans le cœur des débats de société que nous avons aujourd'hui, dont les politiciens parlent et tout le monde. Tout ça revient à ça. Tout revient à cette question ici. Est-ce que la raison, est-ce que l'être humain, de par sa pensée, est-ce qu'il peut savoir c'est quoi le bien et le mal Pas toujours. Il va découvrir les grandes lignes. Un être humain qui a une fétra qui est pure, il va découvrir les grandes lignes. Même si on n'est pas responsable. Si Allah Jalla nous avait pas envoyé de prophète pour nous dire que l'alcool c'était interdit, normalement l'être humain qui est aqil, qui a la fétra, qui a une raison qui est normale, va savoir que l'alcool ce n'est pas bien. Mais est-ce que Allah Jalla va nous responsabiliser pour ça Non, jusqu'à ce qu'on reçoive le message d'un d'un prophète parce que Allah Azza wa il est juste subhanahu wa ta'ala donc lorsque quelqu'un et ça on revient encore une fois à toute la question dont on a parlé la dernière fois la question de naturaliser ou bien de banaliser le, le mal c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, les médias et bien d'autres moyens font qu'on banalise le mal, que le mal c'est devenu comme un choix entre le mal et le bien ici Appelle pas ça un mal. C'est un mal pour toi. Appelle pas ça un bien. C'est un bien selon tes perceptions. Tu peux changer tes perceptions demain. Très facile. Est-ce qu'il y a des choses qui étaient très mal Il y a de cela un siècle et qui sont aujourd'hui très bonnes Pire que ça. D'autres choses. Même pas besoin de mentionner. Écoutez bien. Il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses, que si tu vas dire que ça c'est interdit aujourd'hui, si tu vas dire que ça c'est pas bon selon nous en islam, tu vas faire une conférence et que ça sort, les médias tous les politiciens là du pays vont parler de toi arriéré et je ne sais pas quoi et ainsi de suite c'est même chose ces selon les premiers, premiers premiers ministres du Canada qui sont des héros dans l'histoire du Canada jusqu'à aujourd'hui c'était un crime majeur et c'est encore dans les archives du parlement Est-ce que le bien et le mal a changé ou non Est-ce que le bien et le, le mal a changé Pas en tant que tel, mais selon la perception, Ce que les gens collent, étiquettes, bien et mal. Parce qu'aujourd'hui, le bien et le mal, c'est devenu comme, comme un, en quelque sorte, les, les prix qu'on va mettre sur des... des OK, aujourd'hui, c'est une promotion. Demain, c'est gratuit. Demain, OK, demain, on monte le prix. Ça change à chaque fois. C'est pour ça, Allah Azza wa ta'ala dit, وَلَوِي la الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَةِ السَّمَوَاتُ Si la vérité devait suivre leur hawa, le hawa, les passions des êtres humains, ça va être la corruption sur les, dans, dans les cieux et sur cette terre. Il suffit que quelqu'un emporte des élections par un lobby, par je ne sais pas quoi, par l'erreur parfois de, de ses opposants. Parfois les gens ne votent pas pour quelqu'un, ils votent pour quelqu'un, pour ne pas voter pour l'autre et ainsi de suite pour qu'il va changer complètement après ça l'autre il, va... il va dire ça c'est la vérité non non c'est pas la vérité, ça c'est le bien ça, et là on avance comme ça la guide est celui qui est notre référence ultime et absolue pour définir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal pour résoudre toute cette question c'est le créateur des cieux et de la terre. Sinon, on ne va jamais terminer. Ça ne sera jamais terminé. Il y avait une question C'est fini okay. Taï. Mille et une choses. Mille et une choses. Mille et une choses. Il y avait tout qui n'était pas une bonne chose. Écoutez, la dernière fois, dernière fois, on avait des portes ouvertes dans un masjid. Sans citer le nom du masjid il y avait un couple de non musulmans qui sont rentrés très respectueux et ainsi de suite là ils posaient plein de questions ils étaient très respectueux lorsqu'il y avait des gens qui faisaient sa lettre eux-mêmes ils disaient eux. posaient plein de questions et tout après ça là ils ont commencé à nous dire vous savez quoi nous on apprécie beaucoup le fait que vous vous attachez à votre religion on trouve que ça c'est formidable et ils ont dit que on se rappelle il y a de cela quelques décennies Le Québec, c'était à peu près ce que vous êtes en train de faire actuellement. Le dimanche, on ne faisait pas les courses. Il n'y avait pas de shopping le dimanche. C'était pour la religion, c'était pour la famille. Ils ont dit, aujourd'hui, malheureusement, le dimanche ou le samedi, ou le c'est la même chose. C'est seulement pour la consommation et l'argent et ainsi de suite. Là, ils sont en train de parler, de parler, de parler. Puis après ça, j'ai dit, ben, je pense. Ce n'est pas parce que je le pense, je suis certain, mais j'ai dit, je pense pour voir c'est quoi leur réaction, pour les pousser à réflexion. Bill Hikmah, comme Allah Azza wa l'a dit, elle dit « Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles les médias s'acharnent beaucoup sur les musulmans. C'est comme s'ils nous perçoivent que nous, on vit encore dans les années 50 ou bien les années 60. » Donc moi, j'ai voulu exprimer ça de façon diplomatique, politiquement correcte. La dame, elle m'a répondu tout de suite et elle a donné la réponse crue pas diplomatique. Elle a dit, non, non, non, non. Elle a dit, moi, je pense que c'est plus une jalousie que nous avons envers vous. Ça, c'est la vérité qui est crue parce que ça, c'est dans le Coran. C'est ce qu'Allah, Azza wa Dhu, dit. Beaucoup d'entre eux aimeraient ça, que vous quittiez votre religion. Pourquoi Par simple... Jalousie. On n'y croit pas que vous, avec toutes ces tentations et tout ce changement, vous êtes encore attaché au bien et au mal et ainsi de suite. vous voulez faire la distinction. Ils savent au fond de eux-mêmes que ça c'est la bonne voie. Non, non, non. Mais on ne veut pas que vous soyez meilleurs que nous. On ne veut pas que vous soyez des personnes idéales. On aimerait ça que Allah Azawajalla il les guide. Mais pourquoi est-ce que l'être humain ne suit pas encore une fois la vérité? ظنه فتبعوه الا فريقا من inte parce que encore une fois tout revient à cette question qu'on du mal de ton seigneur wa du mal d'Allah azza wa jalla les gens pensent du mal de leur créateur pense du bien de tout le monde imaginez chaque politicien qui vient leur joue des tours chaque politicien qui vient, Depuis des, des, depuis des siècles, pas même des décennies, c'est toujours la même histoire, chaque nouveau politicien raconte les mêmes histoires, et je vais vous faire, et je vais vous donner, et là les gens vont applaudir, applaudir, applaudir, ils se font avoir à chaque fois. Après ça, ils vont voter, quelques années plus tard, non mais quel menteur, mais quel, il nous a fait ça, et après, le prochain va venir, ils sont prêts à donner carte blanche à n'importe qui. Et leur créateur, Allah Azza wa Jal, dès que tu parles de Dieu, On ferme les oreilles. Ou on te dit, tais-toi. Est-ce que nous, on contrôle les cœurs des gens Non Qu'Allah les guide. On passe le message d'Allah, on, on aimerait ça la guider toute personne, mais après ça, avant et après toute chose, celui qui guide, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et il guide ce il sait, que c'est des personnes qui sont sincères, qui ont un cœur qui veut suivre la vérité. Pas un cœur qui veut être, encore une fois, soumis moitié à son créateur, moitié à autre chose, ça, ça ne fonctionne pas. Vous comprenez Donc, encore une fois, lorsqu'on commet un mal, le, la différence ici, lorsque le croyant, et tout revient, pourquoi est-ce que la première histoire dans l'humanité, la première histoire qui est dans le Coran, c'est quelle histoire Lorsqu'on commence à lire dans le Coran, la première histoire, Adam, c'est la source de toutes choses. Tout le résumé de l'histoire de l'humanité se trouve dans l'histoire d'Adam alayhi salam. Tout le résumé. Tout a commencé dès le début, lorsque Adam alayhi salam, Adam, il a fait l'erreur. Qu'est-ce qu'il a dit? Lui et son épouse, Adam et Hawa, alayhi Qu'est-ce qu'ils ont dit? On a commis du mal envers nous-mêmes. Le mal. Reconnaître le mal. Que ce que j'ai fait, c'est un mal. C'est pour ça même dans notre doua le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris à dire Allahumma inni nafsi Si tu reconnais le mal entre toi et entre Allah azza wa jall tu es sur la bonne voie. Même si tu commets des erreurs. Le chemin de Satan La première erreur de Shaitan, c'est quoi Ce n'est pas seulement qu'il a refusé de se prosterner, pire que ça, il a refusé de se, <coughs> de se repentir et même de reconnaître qu'il a fait un mal. Non Il a dit, ce n'est pas un mal. minhu. <coughs> wa Il a dit, moi je suis meilleur que lui, c'est pour ça que je refuse de me prosterner devant Adam, devant l'être humain. Pourquoi Parce que je suis meilleur que lui. Pourquoi tu es meilleur que lui Parce que, entre guillemets, écoutez bien ça, scientifiquement, c'est prouvé que moi je suis créé à partir de feu et il est créé à partir d'argile. Donc la science dit que moi je suis meilleur que lui. Vous comprenez Il a refusé de reconnaître que ce qu'il a fait c'était un mal, c'était une erreur. Donc là il est en train de dire Shaitan, c'est moi qui définis c'est quoi qui est le bien c'est quoi qui est le mal ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala Allahu an dhalik et c'est de là que tout commence celui qui veut suivre le chemin de Adam alayhi celui qui veut suivre le chemin de de Satan non. Non. Exactement, oui. Exactement. Toute la question aussi de, encore une fois, Barack Obama, retour à la même, à la même question ici. Toute la question du racisme. Le racisme, les gens, ils pensent le racisme, c'est juste quelqu'un des discriminations au travail. Non, non. Le racisme, c'est un état d'esprit. C'est des personnes qui pensent que notre race, notre civilisation, elle est supérieure aux autres êtres humains sur cette terre. Oui. Exactement. C'est exactement ça. Baraka fik. C'est exactement ça. C'est l'orgueil et l'arrogance. Shaitan, tout a commencé avec ça. Il dit je suis meilleur que lui. Ana khayr minhu. C'est pour ça que le croyant ne doit jamais dire je suis meilleur. Inna Allah aouha ilayya an tawadou hatta la yabghi ba'dukum ala ba'd. Comme dans le hadith du prophète عليه الصلاه والسلام, être humble. C'est quoi être humble ça veut dire ne pas croire que je suis meilleur que que mon frère, je dis, j'espère, j'aimerais ça être le meilleur, InshaAllah. al-muqarrabun. mais je ne suis pas meilleur que toi ou bien que toi, parce que ce qui importe auprès d'Allah, ce qui fait de toi, la personne qui est le meilleur, la meilleure personne, c'est qui C'est qui la meilleure personne auprès d'Allah La personne la plus pieuse. Inna Et comment est-ce que je peux savoir, est-ce qu'il est qu y a une machine aujourd'hui qui peut faire un calcul Comme, comme, comme ça calcule, je ne sais pas moi, pression artérielle et ainsi de suite, est-ce qu'on a un outil pour calculer taqwa, la piété Non, c'est dans le cœur, c'est Allah Azza wa qui le sait. Donc je ne peux pas me permettre de dire je suis plus proche d'Allah Azza wa que cette personne. Dans le hadith du prophète, sallallahu wa sallam, Allah Azza wa ta'u'il ne regarde pas vos, vos formes, ainsi que vos corps. Non, Allah Azza wa ta'u'il ila, Allah Azza wa Jal il regarde Vos cœurs ainsi que vos Actions C'est ça ce qui importe auprès d'Allah Azza wa C'est clair Taïm <coughs> Oui Oui, les autres prophètes, non. Les autres prophètes ont mentionné que c'est interdit. Les autres prophètes ont mentionné que c'est interdit. L'alcool a toujours été interdit dans la partie majeure des législations des prophètes. Ce n'était pas haram avant la venue du prophète wa sallam lors de la situation ou bien l'étape Ce qu'on appelle le temps de fatra. C'est quoi le fatra Ça veut dire lors du temps lorsqu'il n'y avait, avait pas de prophète. Surtout dans l'Arabie, il n'y avait pas de prophète ou bien de grandes traces de messages à, la à, à part peut-être quelques traces de Millat Ibrahim s-salam. Mais les gens ne connaissaient pas vraiment les détails de la religion. Mais ici, il faut faire attention. Elle n'était pas interdite, mais elle était un mal. Vous comprenez Ce n'est pas tout mal qui va être interdit. Parce que le mal devient interdit lorsque une personne elle va recevoir un message d'Allah Azod. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui connaît tous les harams dans la religion d'Allah? Moi et vous tout ici? Non, il n'y a pas une personne qui connaît tout. Allez qu'un takuna, même les plus grands ulama il y a des choses qu'ils ne connaissent pas parce que fils khilaf, les petits détails, les barres de ou bien les questions de khilaf et ainsi de suite. Donc le mal, il devient interdit lorsqu'on reçoit un message. Et c'est là où on remarque la complémentarité en islam entre la raison et la révélation. Il n'y a pas de contradiction en islam. La question de choisir entre la religion et la raison, si quelqu'un vous dit est-ce qu'on choisit entre la raison ou bien la religion, la science ou bien la religion, on va dire, on ne pose même pas cette question en islam. Parce qu'en islam, il n'y a pas de contradiction entre la raison et la religion. Parce que celui qui a révélé la religion, c'est celui qui a créé la Raison. Sauf que la raison, quand on parle ici de la raison, on parle ici de la raison qui est collective. La raison qui serait en quelque sorte parfaite. Mais là, en tant qu'individu, il n'y a pas aussi un être humain qui peut prétendre que moi, avec ma raison, je connais tout. Vous comprenez Oui, oui. « Ton bien à toi ne doit pas empiéter sur le mal de l'autre. Mmh. »« Pour moi, c'est bien, pour l'autre, c'est mal. »« Comment est-ce qu'on a fait les lois On les a fait de telle sorte qu'on doit se respecter. Puis... » Très bonne question. La fameuse parole qu'on attribue, je, je, je n'ai jamais fait de vérification pour voir si c'est vraiment lui qui l'a dit, mais on l'attribue à Jean-Jacques Rousseau que la liberté de chacun s'arrête là où la liberté du prochain va, va commencer. Ça a l'air tellement beau et intéressant. Mais la question, encore une fois, cette formule a priori tellement intéressante, n'a pas résolu le problème. C'est parce qu'encore une fois, la question qui se pose, est pas, est ce n'est pas, est-ce qu'il y a un vide entre les deux libertés okay On va dire qu'il y a un seul mur, comme ça, un point, qui va faire une ligne, qui va faire la distinction entre les deux libertés. Mais la ligne, on va la mettre où C'est ça la question, comprenez Entre quelqu'un qui va dire, non, non, moi, moi, ma liberté, elle se trouve là-bas, ta terre, que toi, tu réclames que c'est ta terre, en vérité, Il y a un tiers que c'est ma terre. C'est là-bas. La personne n'est pas en train de dire... Il n'y a personne qui va dire... C'est rare de trouver des personnes. il va dire... Non, non. Moi, je suis ici pour prendre ta liberté. Non, non. Ce que l'autre personne va dire... Celui qui est injuste. Celui qui va transgresser les limites de l'autre. Il va dire quoi Ce qu'il y a à l'intérieur de tes limites, c'est mes limites à moi. Tu as pris une partie de tes... De mes limites à moi qui sont à l'intérieur. Donc ici... Cette fameuse citation de la liberté de chacun s'arrête là où la liberté de l'autre commence, n'a pas résolu. Cette formule n'a pas résolu les conflits jusqu'à aujourd'hui. On peut donner des milliers d'exemples. Parce que chacun va dire, oui, oui, mais je suis d'accord avec toi, mais ma liberté, commence au point 3. Toi, tu vas dire, non, non, commence au point 4, ta liberté à toi. Reviens un peu en arrière. Non, non. Donc, c'est le point qu'on est en train de chercher. Vous comprenez Oui, après. On ne pas accepter que tu en frites. Et ça dépend de la distance entre chaque liberté de chacun. Mais non, on est moi, nous, d'ailleurs, on ne croit pas cette règle-là. On croit que la liberté commence où est-ce que les interdits d'Allah et Annie sont établis Non. C'est ça notre définition de la liberté. Barakallahoufiq. Non. Juste jusqu'à ce que là, ils sont prêts à accepter. Alléyahissallatuhu wa sallam. Non. Exactement, c'est Et l'islam c'est une religion de liberté Mais la liberté ici c'est pas La liberté qu'on accorde aux patients Parce qu'aujourd'hui quand on parle de liberté c'est C'est la liberté des patients Vous comprenez Non, et c'est pas seulement la liberté Entre un être humain et le prochain Parce que même si on va dire, si on va dire Cette règle là elle est vraie La liberté de chacun s'arrête là où la liberté du prochain va, va commencer Mais là on ne parle que des êtres humains Qu'en est-il des autres créatures Qu'en est-il de la terre en général En islam, toute chose a des droits. Même les arbres ont des droits. Il y a des hadiths sur les arbres en tant que tels. Même les animaux ont des droits. Alors, qui va réclamer les droits Est-ce que les arbres vont parler pour dire eh, « attention, t'as touché à ma limite ?» Non. Alors, d'où est-ce qu'on va savoir la liberté de chacun C'est en sachant, et en passant aussi, c'est un autre point qui est important ici. Aujourd'hui, quand on parle de liberté... La liberté aujourd'hui et la question, encore une fois, de définir le bien et du mal est très reliée au concept des droits. Mes droits. Les droits de l'homme, les droits des femmes, les droits des enfants, les droits des minorités, les droits des majorités, les droits de tout le monde. La grande faille ici, une autre grande faille, c'est quoi C'est qu'on ne parle pas des obligations. Les droits ne viennent qu'avec des obligations. Ça se complémente, on ne parle que rarement, on, ne, on, ne voit, on voit rarement des personnes qui seraient intéressées à parler de leurs obligations. Faites-moi, je suis intéressé à venir à une conférence pour qu'on me parle de mes obligations. Je vais engager un avocat pour qu'il me parle de mes obligations envers ma famille, envers mon employeur, envers... non. C'est mes droits, mes droits, mes droits. et C'est ça ce qui est mentionné dans le hadith du prophète sallallahu alaihi wasallam. In allah harama alaykum ce que Allah azawajalla il vous a interdit. Entre autres, les trois choses. La troisième chose, man'an wahat. C'est quoi man'an wahat? Man'an, je ne donne pas, je garde tout. Wahat, donne, donne, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Donne, donne, donne. Je veux tout prendre, mais je ne veux rien donner. Un système capitaliste, c'est exactement ça. Et, ça, et un système capitaliste, ça croit que ça c'est un bien c'est pas, pas quelque chose de mal faire le commerce, faire le, le business là avec, avec les, les, les grandes entreprises et on parle de millions, parfois de milliards, c'est quoi c'est business is there for the money, c'est objectives numbers, prends tout ce que tu peux, encore une fois, tant que C'est même pas obéir à la loi tant que tu peux jouer à travers la loi. S'il y a même la question des impôts, les grandes entreprises, vous le savez très bien, qu'elles ont des façons pour éviter de payer les impôts et ainsi de suite. Alors même les impôts qui sont normalement un fondement d'une société qu'on connaît de nos jours, une société capitaliste qui idéalement, on, appelle, on, on nomme ça comme étant quelque chose de noble, c'est tellement un grand symbole, mais même avec ça... Les, les bâtisseurs et les puissants de ce même système ne considèrent pas que ça c'est quelque chose qui est sacré. Non. On va trouver, essayer de trouver des moyens pour s'éloigner de ça. Pourquoi Parce qu'on veut prendre le maximum et donner le, le minimum. En islam, non. C'est pour ça, on peut donner une autre formule. On ne va pas dire que c'est une vérité, ok Parce que, pour être clair, la vérité, elle vient dans la Mais si on veut donner une formule qui serait un peu plus proche de la vérité, qu'est-ce qu'on peut dire La liberté de chaque personne s'arrête là où ses obligations commencent. Connais tes obligations, tu vas connaître tes droits. Ça vient avec. Si chacun va faire ses obligations chacun va avoir ses droits comprenez c'est pour ça encore une fois qu'on a besoin des prophètes on a besoin de la guider d'Allah subhanahu wa ta'ala inchallah deux ou trois points très rapidement avant de finir bi idnillahi subhanahu wa ta'ala donc il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala fatara ibadahu al al est-ce qu'un être humain de par sa nature est-ce qu'il aime la vérité dire la vérité qu'on lui dise la vérité au moins Un être humain, de par sa fétra, est-ce qu est que la même chose pour lui, c'est le mensonge et la vérité Non. Même peut-être il va préférer le mensonge lorsque, encore une fois, ça va pour lui. Lorsque c'est lui qui va dire des mensonges, oui, si c'est pour détourner. Mais lorsque les autres lui parlent, est-ce qu'il aimerait ça que... Est-ce qu'il y a un être humain sur cette terre qui aimerait ça que les autres lui parlent toujours avec des, des, des mensonges et des choses qui sont fausses Non. Tu aimes que les gens te disent toujours la vérité. Mais si toi tu vas dire des mensonges, parfois tu vas dire ah mais c'est pas un problème, tous les moyens sont bons. Les fins justifient les les moyens, la fameuse fameux principe qui n'est pas vrai en islam. La justice, ce que l'être humain de par sa ce qu'il aime la justice Oui. Vous comprenez C'est pour ça, en passant, il ne faut jamais être leurré, encore une fois, lorsqu'on entend le langage des politiciens, les personnes influentes et ainsi de suite, il ne faut jamais être leurré par les grandes valeurs universelles. Ça ne veut rien dire. Tout le monde prône la liberté pour commencer des guerres. Tout le monde prône la justice pour commencer des guerres. Tout le monde prône... C'est les mêmes valeurs. Il y a des gens qui commencent des guerres, qui font du mal aux autres au nom de la liberté, de l'amour, de la bienfaisance, de tout. Parce que ça, c'est des valeurs qui sont universelles. Mais les détails de ces valeurs, c'est ça ce qui importe. Comment arriver à faire la bienfaisance, comment arriver à la justice, comment C'est là où il va y avoir la grande divergence. al-bashor Et là, bien sûr, Shaitan, à chaque fois, il invente nouvelle façon, nouvelle voie, à part ceux qui suivent la voie qui a été révélée par notre créateur Subhanahu wa Ta'ala, à tous les prophètes et... Les messager, alayhimu, salatu wa salam. C'est comme la même chose, tout comme... Parce que, écoutez ça, il nous dit l'imam bin qayyim rahimahullah, pour utiliser un exemple intéressant ici. Allah Azza wa Dzil, il a donné à notre corps d'essence. Des sens pour pouvoir... Est ce que le corps... ce que le corps, il fait une distinction entre le froid intense, entre de l'eau qui est très chaude, et entre de l'eau qui est mu'tadila Oui, il fait la distinction. Et il ne va pas les mettre au même niveau en passant. Est-ce que les êtres humains aujourd'hui, si on parle d'un pays très froid comme le pays dans lequel on vit, ce que les gens, la majorité des gens vont faire, est-ce que c'est -ce est la même chose pour les gens d'avoir une belle journée ensoleillée avec une bonne température et une bonne qualité de l'air, et entre eux, une journée qui serait pleine de verglas et de froid et de problèmes et de tempêtes. Je... Est ce que les gens vont mettre les deux au même niveau? Non. Alors tout comme Allah Azza wa Jalla nous a donné des sens à notre corps pour goûter, ça c'est de la bonne nourriture. J'aime manger ça. Ah ça je ne vais jamais manger ça. C'est trop salé. C'est trop, je ne peux pas manger ça. Allah Azza wa Jalla, il a donné des sens à notre âme aussi. Qui peuvent distinguer entre Al-Khabith et entre Al-Tayyib. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla, il dit أَمْنَ جَعَلُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا salihat est-ce qu'ils sont égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas non que ce soit dans l'au-delà avant tout connaissance de la foi et même dans la connaissance de la dunya est-ce que est-ce que c'est normal de prendre comme référence un expert dans un domaine et quelqu'un qui ne connaît rien de ce domaine Et on va les amener les deux on va faire débat entre ces deux personnes. Est-ce que ça serait, ça, ça serait quelque chose de juste Est-ce que ça serait juste de ramener un médecin et d'amener quelqu'un qui ne connaît rien de la médecine ni rien de la santé On va les mettre, on va dire aujourd'hui, panel sur la médecine et sur la santé de l'être humain. On va écouter un débat entre tel et tel. C'est injuste. Et pour revenir à la question du frère de tout à l'heure, c'est là encore une fois où on arrive au problème, la question du vote. Comment tu peux donner une voix qui est égale à quelqu'un qui ne connaît rien peut-être d'histoire, de politique, un jeune qui à peine vient de commencer sa vie sans aucune expérience, qui ne sait même pas euh, comment, comment gérer un petit, un petit budget de quelques centaines de dollars par année et entre quelqu'un qui a une famille, des responsabilités, qui a toute une culture, qui a voyagé dans la vie, qui a eu beaucoup d'expériences et ainsi de suite. Est-ce que c'est -ce est normal que les deux personnes aient la même voie Est-ce que le fait d'avoir des expériences, du savoir, du savoir, ça mène à de meilleures choses Non, on ne parle, parle pas bien sûr n'importe quelle expérience. Ici, on vient de donner un exemple seulement, entre quelqu'un qui est capable de gérer, qui a essayé, au moins il sait essayer. Et on a vu qu'avec l'expérience, cette personne-là, elle s'est essayée et elle a beaucoup réussi. Elle, elle, elle, a, elle, a, elle est passée à travers plusieurs obstacles dans la vie. Et entre une personne qui n'a pas encore fait d'épreuves, qui n'a rien encore essayé. Lors d'un voyage, on va vous donner un exemple. Un voyage, ok on va prendre, on va... Il y a un groupe de personnes qui partent en voyage. Et là, si on va se mettre un peu dans le voyage du temps, il y a de cela plusieurs décennies ou plusieurs siècles lorsque les gens n'avaient pas tous les moyens de voyage que nous avons aujourd'hui. Là, un groupe de voyageurs, de 20 voyageurs qui se trouvent perdus quelque part dans le désert ou bien dans une forêt, n'importe quelle chose. Et là, c'est une situation difficile. Là, pour que tout le monde reste en groupe, ils doivent se choisir un, un leader, une personne qui va être en avant, qui va prendre les décisions majeures et qui va gérer les conflits et ainsi de suite. Là, tu as quelqu'un de peureux, de craintif, qui n'a jamais voyagé avant. Et il y a une autre personne, courageuse, pleine de sagesse, qui a, qui a beaucoup d'expérience, qui a dit, je suis passé par des expériences semblables, et ainsi de suite. Est-ce qu'on les met au même niveau Pour dire que les deux meilleurs, les deux mérites ont la même chance égale d'être leader de, de ce groupe. Non Dans une telle situation, Bill Fetara, encore une fois, avec l'instinct humain, les gens vont se tourner vers l'autorité naturelle. C'est toi. On veut que tu sois en avant. Parce que là, les gens ont réalisé que la situation est critique. On ne peut pas jouer avec ça. Le problème aujourd'hui, c'est que les êtres humains ne réalisent pas que la vie en général, c'est quelque chose de critique. Qu'il y a des choses, des erreurs qui peuvent coûter cher à l'humanité en général, à la société, à la prochaine génération, et ainsi de suite. Vous comprenez et Bien sûr, ça c'est tout un long sujet, mais pour revenir au fondement ici, Les bases, c'est que le bien et le mal, la référence ultime pour définir la limite entre les deux, c'est le créateur des cieux et de la terre, subhanahu wa ta'ala. Euh, comme on a dit, on va finir avec ce verset, inshallah wa ta ta'ala. Allah il dit que les gens de l'enfer le jour dernier vont dire quoi Si on entendait ou qu'on raisonnait, on ne serait pas en enfer aujourd'hui. Écoutez bien ce verset. Si on était capable d'entendre, si on voulait entendre ou bien raisonner, on ne serait pas en enfer aujourd'hui. Qu'est-ce que les savants Ils ont pris de ça Que la religion, c'est connaître la vérité, ça vient avec deux canaux. La raison, l'aql, ta'aql. Ou bien, recevoir le message des prophètes. Si on avait écouté l'a, on va recevoir, il y a un message qui vient des prophètes. Toujours les savants, ils disent de par la révélation, l'information qui vient. Allah, il te dit, telle chose, elle est bonne, même un bédouin dans le désert qui ne comprend rien ni de la science, ni de il va te dire, si Allah il l'a dit, moi je vais obéir à mon Créateur, résolu, problème est résolu. Ou quelqu'un d'autre, tellement instruit ainsi de suite, mais qui est sincère et qui cherche la vérité, là il va raisonner, il va dire, ah, mais ça c'est compatible avec ce que l'Islam il dit. Alors l'Islam c'est la vérité. Il n'y a pas de contradiction en islam entre Aql, la raison, et entre Allah la révélation, ou bien les textes, ou bien les textes sacrés. À chaque fois que tu penses qu'il y a contradiction, pour fermer, pour terminer avec ce point, à chaque fois que quelqu'un, personne te dise qu'il y a contradiction entre la science et entre l'islam, entre la science et la religion, notre religion qui est l'islam, c'est l'une de deux choses. Soit que ce que l'on prétend que ça, c'est la science et que c'est la raison, ce n'est pas Ce n'est pas vraiment la science, parce que ce n'est pas tout ce qu'on prétend que c'est de la science qui est vraiment de la science. Parce que la science, il y a de la science qui est des vérités qui sont absolues, indiscutables, c'est des vérités, ça, ça ne peut jamais aller à l'encontre de la religion. Et la science peut être des théories. Un scientifique qui a posé une théorie, qui a dit, selon mon interprétation, même si une théorie, elle devient populaire, elle prend de l'expansion, ça ne veut pas dire pour autant que c'est une Vérité, vous comprenez, il peut avoir après quelque temps d'autres personnes, ils vont prouver non, cette vérité. Cette théorie-là, elle est complètement fausse. Encore une fois, des personnes, ici, il y a plein de personnes, chacun a son domaine d'expertise et vous, vous connaissez des exemples mieux que moi. Chacun a des exemples dans son domaine d'expertise, que ce soit les mathématiques, la médecine, la physique. Lorsque Einstein est arrivé avec sa fameuse théorie, est-ce que les gens au début, ils ont dit, ah, c'est tellement intéressant, c'est tellement intelligent Ou bien au début, les gens ils ont dit « Non, ça n'a pas de sens. » Parce que l'être humain, encore une fois, il a un cadre de connaissance. Si tu es un parent et que tu as un enfant qui est au primaire, écoutez bien ça. Tu as un enfant qui est au primaire, première année primaire, deuxième année. Il vient de commencer les mathématiques et le calcul, l'addition, la distance, subtraction et ainsi de suite. Là, si ton enfant il va te dire « Tu connais quoi ?» 1 moins 1 égale 0. Et 0, c'est le chiffre le plus, le plus petit qui existe. Il n'y a rien qui est moins que 0. Imaginez si tu vas dire à ton fils ou à ta fille, « Non, non, non, non, il y a beaucoup de choses en bas de 0. » Est-ce que ça va être facile de lui expliquer ça Ou bien ça dépasse son cadre Le cadre n'a pas encore grandi assez. Mais moins que zéro, il y a moins 1 et moins 2 et moins 5, et après ça, moins l'infini et ainsi de suite. Et il y a des personnes qui vont faire des études, il y a des personnes qui vont faire maîtrise, doctorat en mathématiques et telle chose, qui pourraient venir ici nous faire, nous expliquer des choses que ça va nous faire mal à la tête et on va sortir de la salle. N'est-ce pas Chacun son domaine. Ali, mais après tout ça, toute cette science de chaque expert n'est qu'une goutte dans l'océan de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il l'est. Ali, il l'est. Alors comment est-ce que l'être humain peut venir et prétendre, non, non, non, moi j'ai la réponse définitive. Ça c'est ce qu'il faudrait faire et ce qu'il ne faudrait pas faire. Ça c'est impossible. Il y avait une question pour conclure, Inch'Allah Oui. Oui. c'est Or, en fait, les, les, il y a les législateurs qui changent un certain des messages, mm -hmm. et il y a des choses qui étaient interdites qui, qui ne le sont plus, et inversement. Je veux dire que, comme à une époque, il était possible de, de, en fait, possible de faire du, de, de désobéir à Allah, et c'est quoi Très bonne question. Je comprends tout à fait. Je comprends la question. La question ici, c'est si quoi et à la question de l'abrogation et ainsi de suite. De un, les détails, ou bien les questions de divergence entre les législations des différents prophètes ne sont pas si nombreuses que ça, de un. Et de deux, elles concernent en général les détails des législations. Ça veut dire les détails pratiques, pas l'essentiel des législations. Dans toutes les législations de tous les prophètes, c'était pas bon, et c'était interdit. Et la justice était obligatoire. Et l'injustice était interdite. Ça c'est commun à tous les prophètes. A.S. Comme Allah A.Z. nous dit. Am lam bima bimafi souhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa Allah taziru waziratun wizra Que nul âme ne devrait porter le fardeau d'une autre âme. Ça serait injuste. Ça c'est mentionné où il dit subhanahu wa ta'ala dans le message de Moussa le message de Ibrahim. Tout comme dans Le Coran, parce que ça, c'est les fondements de la législation, ça ne peut pas changer. Il y a quelques détails qui peuvent changer. De un, ce n'est pas l'essentiel. De deux, ils ne sont pas si nombreux que ça de façon relative. Et de trois aussi, même ces détails, lorsqu'ils lorsqu ont changé, ce mal était mal pour un temps bien précis. Allah Azza wa de par sa sagesse, il savait que pour cette nation, cette chose qui est normalement un bien est devenue un... Mal al-ol-konträr. Dåliga jazainahum bi baghihim, och inna la Allah Azza azawajl Kommer parfört för Bön Israel, de som ville göra religionen diffiil. Allah al-azawajl, han har gjort religionen diffiil för dem som, punisont och som, eprev. al-qariyyatil, lätit kännetagdret al-bahr. Istvård al ki don ashab al ki don surat al så det är de saker som Allah al-azawajl il a su que exceptionnellement pour cette nation, pour ce temps ça devient, parce que même dans la religion du prophète en passant, le haram est haram est-ce que le porc c'est haram ou non manger le porc est-ce que c'est haram de ce fait, est-ce que c'est un mal ou c'est un bien c'est un mal, est-ce que manger le porc peut devenir un bien dans la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam oui, dans la situation de nécessité Le mal qui est devenu un bien. Tu dois manger le porc. Si tu ne trouves rien du tout et tu vas mourir, que la seule chose pour rester en vie c'est de manger de la viande de porc ou bien de meïta, la viande qui est haram. Tu dois, ça devient une obligation. Ça devient un bien. Une obéissance d'Allah. Pourquoi C'est Allah qui l'a interdit et qui l'a rendu ici, et même, obligatoire. Et là pour conclure, Incha'Allah, encore une fois, parce que c'est un grand sujet, on ne va jamais se terminer, Incha'Allah. Ici pour conclure, Certains savants, ils ont mentionné même quelque chose d'intéressant. Ils ont dit, le jour, si le jour, le jour où le porc devient obligatoire sur une personne particulière, consommation obligatoire, parce que la personne se trouve encore une fois, situation qui serait fatale potentiellement. Les ulama, ils disent, le mal qui est à l'intérieur de cette nourriture même, s'il y a du mal, ça veut dire scientifiquement encore une fois, entre guillemets, s'il y a harming for the body, c'est pas bien pour le corps, Allah Azza wa Jal, il va le transformer en un bien pour cette personne. Wallahu ta'ala ala kulli shay'in qadir. Ça veut dire la personne n'a même, même pas à manger, à consommer ce haram et à se dire, j'ai pas d'autre choix que de le manger, mais je suis en train de manger quelque chose de mauvais pour moi, mais juste pour rester en vie. Non, ce n'est même pas mauvais pour toi. Allah Azza wa Jal va te protéger contre le mal de cette chose qui était à l'origine un mal. Allez, une dernière question, vas-y mon frère. On dit que pour lire le Coran, pour bien l'interpréter, il faut être une personne pieuse. Mais selon la raison que c'est une personne pieuse. Ça ne dit pas que pour interpréter le Coran, on doit être une personne qui est pieuse dans ce sens. Ça, c'est pour aller dans la profondeur. Ça veut dire, si on veut interpréter le Coran, si on veut être un savant du Coran, connaître la religion qui est l'islam en profondeur, l'une des conditions, entre autres, c'est la piété. Qu'est-ce qu'on veut dire ici par la piété C'est la crainte du Seigneur, la crainte d'Allah, de la crainte de Dieu. Pourquoi On va, donner, on va vous expliquer pourquoi. Vous le savez très bien qu'à travers l'histoire, et le Coran nous parle beaucoup de ça, à travers l'histoire, il y a beaucoup de personnes de religion, des autorités de religion qui ont un pouvoir religieux auprès des autres, qui ont modifié la religion, qui ont joué avec la religion. Parce que, vous savez, la, la, fameuse, la fameuse phrase qui dit, la fa, la fame, le pr, fameux principe qui dit que la religion, c'est l'opium des peuples. Ça, ça demande un seul mot, qu'on lui ajoute un seul mot et ça devient une vérité. La fausse religion, c'est l'opium des peuples. Lorsque la religion est fausse de par son départ ou bien lorsque c'est la religion, la vraie religion de Dieu mais qui a été altérée pour des intérêts personnels de telle ou bien de telle autorité religieuse, encore une fois, oui, là, ça devient l'opium des peuples parce que là, Si les gens sont ignorants, tu peux leur faire croire du n'importe quoi. C'est pour ça, pour les personnes qui étaient présentes la semaine dernière. La semaine dernière, on avait dit quoi L'islam se distingue par quoi La science, l'obligation de chercher la science, l'obligation d'apprendre, qu'il n'y a pas de, de cadre en islam, il n'y a pas une partie du Coran qui dit « Non, non, ça, c'est pas pour toi, tu ne devrais pas toucher à ça. » Non. Donc, c'est dans ce sens, c'est lorsqu'on parle, lorsqu'une personne, elle veut interpréter le Coran, elle veut apprendre la religion, ça demande beaucoup de recherche, beaucoup de connaissances, et d'être dédié à ça, comme dans n'importe quel autre domaine de la vie, mais ça demande aussi ce qu'on appelle « al-ikhlas », ça veut dire un cœur qui est sincère, qui est là pour chercher la vérité. Pas pour chercher des idées déjà préconçues, vous comprenez Lorsque j'ouvre le Coran, je dois ouvrir mon cœur, que mon cœur, il est prêt à accepter n'importe quel message de mon Créateur. Pas que moi, j'ai déjà façonné Ce que je cherche dans le Coran et que là je vais l'ouvrir pour essayer de trouver ce que j'ai déjà défini à l'avance. C'est dans ce sens. Ce n'est pas dans le sens parce qu'il n'y a pas, si on vous a expliqué peut-être d'une façon qui était différente, ce n'est pas, pas interdit en islam d'ouvrir le Coran et de le lire avant d'avoir des conditions. Non, le Coran il est là, il doit être ouvert, il doit être consulté par toute personne, parce que nous on croit que c'est le livre de Dieu, c'est la guidée, c'est, il n'y a pas quelque chose de plus proche entre vous et entre votre créateur que le Coran qui est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc il n'y a pas de condition avant ça. la condition c'est, si la personne, elle veut quelqu'un qui est musulman, qui veut devenir un expert, qui veut être un savant de l'islam, oui, il doit s'assurer d'avoir beaucoup de piété parce que c'est dangereux, avoir une autorité, comprenez personnes beaucoup plus grandes que moi, qui ont beaucoup plus de sens que moi, ou bien même moi, simple personne qui vient faire une halaqa ici, déjà qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, ah, s'il le dit, ça veut dire que c'est... que c'est vrai. Donc si moi je crains pas Allah Azza wa si moi je crains pas Allah subhanahu wa ta'ala, si j'ai des intérêts personnels derrière ma halaqa aujourd'hui, mon cours aujourd'hui, je peux vous... je peux venir et vous dire du... du n'importe quoi, et peut-être va y avoir des personnes qui vont me croire, ils vont dire, ah, il l'a dit, comprenez C'est pour ça que tu dois être sincère, lorsque tu cherches à comprendre la religion, tu dois être sincère, avoir la crainte et la piété de ton Créateur. Est-ce que ça répond un peu à votre question Bien. Barakallahu ta'ala fikum wa jazakum allahu ta'ala khayran wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi